On Qibla présente le cœur en action, Médèri salikin. Bismi le haut du lait, wa salut, le salut, le salut, le salut, le wa le salut, le salut, le salut, le salut, le salut, min salut, le salut, le salut, le wa le salut, le salut, Wa ashadu le salut, le salut, le salut, le salut, och jag berättar att det är Måhammeden sallallahu alayhi wa sallam, ja eyyuhalladzina, ämanu, taqullaha, haqqa, tukatih, och la tammutunna illa wa antum muslimon. Men efter fray en islam. Bienvenue donc à une nouvelle séance de notre série euh, dans le cadre de cette halaqa. Bien sûr, notre série Le Coeur en Action, toujours avec les sentiers des itinéraux, medairi, de salikin, de l'imam Ibn Al-Qayyim, r.a. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'une station, d'une ibadah, d'une action du coeur qui est extrêmement importante, qui est vraiment centrale dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si ce qu'on va couvrir, qu couvrir aujourd'hui, incha'Allah, on va aller dans certains détails que peut-être pour plusieurs parmi vous, ça va être la première fois que vous allez entendre parler de cela, mais l'idée en tant que telle de cette citation, eh bien, ça fait partie des bases de la religion d'Allah, des fondements que nul musulman ne devrait C'est parce que c'est la raison même, la raison d'être de l'islam, c'est cette station qu'on va couvrir aujourd'hui qui est la station de Al-Ikhlas, la station de Al-Ikhlas, le mot Ikhlas ici déjà il est relié au concept de an niya des intentions, l'intention qui initialement et eh bien elle se trouve à l'intérieur du cœur, au fond de notre cœur et l'intention pour nos actions, toutes les actions qu'on fait dans notre vie et eh bien nos intentions c'est comme « L'âme pour le corps », donc la comparaison entre l'âme et le corps, c'est la même chose pour ce qui est de l'intention avec le corps. Tout comme le corps n'a aucune valeur, n'a aucune présence, n'a aucun effet sans la présence de l'âme, c'est pour cela que la dissociation entre l'âme et le corps, on l'appelle « la mort ». C'est ça la mort, c'est ça « maut, La mort, on va mourir un jour et notre mort, eh bien, ça va être lorsque l'âme va quitter le corps. Ça, c'est la mort. Donc à cette étape-là, dans une telle situation, le corps n'a aucune valeur, ne peut rien faire. On ne peut pas parler ici des actions d'un corps qui est sans âme. La même chose, une action, que ce soit une bonne ou mauvaise action, si on ne regarde pas aussi la question de l'intention qui est derrière, on ne peut pas lui toujours lui accorder ça sa pleine valeur comme on va voir aujourd'hui insha Allah le sens de l'ikhlas de façon très brève c'est quoi ce fameux ikhlas qu'on va couvrir aujourd'hui et eh bien le mot ikhlas dans la langue arabe ça fait référence à la pureté c'est purifier nos intentions pour qu'elles soient pures pour Allah azawadel purifier notre adoration notre islam pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour cela que la sourate dans le Coran Karim le chapitre dans le Coran Karim Qui est égal dans sa valeur à un tiers de tout le Coran. Comment est-ce qu'il s'appelle ce chapitre, cette sourate? Elle. Al-ikhlas. Al qu'il Al est Allah un. Allah le Céme. Ne me yéld ou ne me yéld Ici, ça parle de l'ikhlas, c'est la sincérité de notre tawhid. C'est un tawhid. C'est un monothéisme qui est pur pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est le fait de reconnaître qu'Allah il est l'unique qui n'a pas de partenaire qui n'a pas d'enfant qui n'a pas de parent qu'il est le premier le dernier qui n'a pas été engendré qui n'a pas engendré subhanahu wa ta'ala croire de façon pure et purifiée et pleine et absolue à ce monothéisme là et eh bien c'est ce qu'on appelle ici l'Ikhlas dans notre connaissance d'Allah mais ce qu'on va couvrir aujourd'hui ça parle plus de l'Ikhlas de la pureté de nos intentions à nous les bonnes œuvres que nous faisons Allah Azzawajal nous dit dans le Coran al-Karim dans plusieurs ayats, dans plusieurs versets du Coran al-Karim que l'islam, et eh bien c'est l'ichlas, c'est ce fameux concept là de l'Ikhlas, de la pureté des intentions Allah Azzawajal, il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ أَدْدِينَ أَنَ لَغَى Demandez, on ne leur a ordonné le seul ordre qu'Allah azawajal Il a donné à toutes les nations dans tous les messages de tous les prophètes c'est quoi. Un yabudu qu Allah mukhlisina lahud adhin sekihdzadur Allah azawajal avec ikhlas de la religion Allah azawajal Il dit aussi fa'budil Allah mukhlisna lahud din ador Allah avec ikhlas dans le din avec ikhlas dans la religion alalillahi dinul khalis Que Allah, Azza wa appartient à la religion qui est sincère, qui est pure. L'islam, la religion, la ibadah ne peut pas être à 50% pour Allah, à 50% pour autre chose. Elle ne peut pas être pour 70% pour Allah, 30% pour autre chose. Comme on va le voir aujourd'hui, Inch'Allah, Azza wa on va parler de beaucoup de détails, de salat, ainsi que des exemples. wa nusuki wa وَنُسُكِي wa mamati لِلَّهِ رَبِّ alamin Le salat nos salat nos prières les nusuk les, les rituels notre vie et notre mort et eh bien elles sont pour Allah azza wa jalla rabb qui est le seigneur des univers subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla dit aussi dans sourate al mulk alladhi khalaqa al mauta wal hayat liyabluwakum c'est lui Allah azza wa jalla qui a créé la vie ainsi que la mort pourquoi est-ce qu'Allah azza wa jalla a créé la vie et la mort liyabluwakum afin qu'il vous éprouve « Lequel parmi vous, il est Ahsan ou Amala ?» Il est celui qui a le Ahsan. Ici, Ahsan, ça fait référence à Ahsan, l'excellence, la bienfaisance dans les actions. Alors, on a demandé à l'un des savants, des grands savants de l'islam, on lui a dit, « C'est quoi Ahsan ou Amala ?»« C'est quoi ces actions-là qui sont Ahsan ?»« C'est quoi l'excellence dans les actions ?» Eh bien, il a dit, c'est les actions de 1 qui sont pures et purifiées et de 2 c'est quoi c'est quoi la deuxième dimension ici selon vous, même si vous ne connaissez pas ici cette, cette citation, quelle serait la deuxième composante ici si on parle de ikhlas, on parle de purification, pureté des intentions mais il y a l'autre dimension qui est quoi les actions et qui sont quoi Juste, aswabuhu, juste, faire la bonne chose, ok, donc, parce que comme il dit ici, Allah Azza wa Jalla, il n'accepte pas une action qui est faite avec la bonne intention, mais qui n'est pas la bonne action, ok, donc si quelqu'un va faire la mauvaise chose, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla accepte son action, parce que c'était la bonne intention, on vient de faire la salat de maghrib, salat de maghrib qu'on vient de faire, c'était combien de raka'a Trois, Trois raka'a Si j'avais décidé de la faire avec quatre rakas pour plus de récompense, j'ai une bonne intention. Est-ce qu'Allah Allah Azawajal accepte ma prière Non, parce que la procédure, elle n'est pas la bonne. Ça ne suit pas le, ça ne suit pas le bon standard. Ok, donc le bon plan pour la solète. Donc il faut et la même chose ici. Si j'avais fait ma prière de Maghrib, mais je l'ai pas fait pour Allah Azawajal, je l'ai fait pour une autre intention n'importe quel autre intention Allah Azza wa Jalla n'accepte pas ma prière aussi donc là pour qu'une action Allah Azza wa Jalla l'accepte il faut ces deux composantes là class la pureté des intentions ainsi que as-sawab la justesse faire la bonne chose au bon moment et de la bonne façon comme on va le voir insha Allah Azza wa Jalla parce que Allah subhanahu wa taala il dit wa qadimna ila ma amilu min amal « Haba amman Que le jour dernier, Allah Azza wa il va prendre les actions de certaines personnes et Allah Azza wa va les rendre quoi Va les rendre en vain. Elles ne valent plus rien auprès d'Allah Azza wa le jour dernier. Il va y avoir des gens qui viennent auprès d'Allah, qui avaient fait des actions, mais qui ne valent rien auprès d'Allah, qui ne vont pas être récompensés, qui ne vont pas être sur la balance du positif, ce qui est pour toi. Pourquoi cela Alors les savants nous ont expliqué encore une fois en se basant sur divers textes, que ce soit parce que ces personnes-là ont fait de bonnes œuvres, mais pas pour Allah, ce n'était pas la bonne intention, ou bien qu'elles ont fait des œuvres avec de bonnes intentions, mais pas en suivant la bonne méthode. Comment suivre la bonne méthode Selon vous, comment connaître C'est quoi la bonne méthode Comment qu'on sait c'est quoi la bonne méthode C'est le chemin droit. Comment est-ce qu'on peut le connaître, le chemin droit Oui en suivant le Coran, le livre d'Allah ainsi que la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah nous a envoyé des prophètes. Allah a envoyé des prophètes aux êtres humains pour leur rappeler l'importance d'adorer Allah avec sincérité, avec bonne intention, mais aussi pour leur montrer le chemin. Quelles sont les bonnes choses à faire Quelles sont les mauvaises choses à éviter Les bonnes choses, comment les faire On sait maintenant que jeûner, c'est bien. On fait le jeûne. Le siyam, c'est bien, c'est un sacrifice, c'est un test de patience et ainsi de suite. Par contre, les détails de ce jeûne, comment est-ce qu'on peut les savoir Comment est-ce qu'on peut les connaître Eh bien, c'est à travers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers le Qur'an Karim. C'est comme ça qu'on peut savoir, c'est le jeûne, il commence à telle heure, il arrête à telle heure. C'est Ramadan, c'est pas Shawwal, c'est pas Muharram, c'est pas un autre mois, c'est... Ramadan, donc, on a besoin des messages des prophètes dans ce cadre-là et dans et dans ce sens. Rasoulullah صلى الله عليه وسلم il a dit à l'un de ses compagnons, Saad ibn Abi Waqqas, "Innaka lan ta'âmal âbanan tabtâghya bihi wajha Allâhi" ou "Lan tuffiqan fakatan tabtâghya biha, biha wajha Allâhi, illa udirta 'alayh". Il dit le prophète, Rasoul Allâh صلى الله عليه وسلم à son compagnon, n'importe quelle bonne œuvre, n'importe quelle même dépense que tu fais. Allah Azza wa il te récompense pour cela. Tant que tu le fais quoi Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même la nourriture que tu accordes à ton épouse. Ce que le fait de nourrir sa famille, si tu le fais avec la bonne intention, Allah Azza wa il te récompense pour cela. Et c'est l'importance, encore une fois, de l'intention, la pureté de l'intention, que l'action, elle soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Thalathun, La yagillu alayhinna qalbu imri'in muslimin. Ou qalbu muslimin. Il dit alayhi sallam alayhi Il y a trois choses qui sont garantes. Que s'il y a ces trois composantes là. Le coeur du musulman ne sera pas. Quoi? Ne sera pas entaché. Ne sera pas empoisonné. C'est quoi ces trois composantes? Il dit alayhi sallam alayhi sallam. Ikhlasu lillah. Première chose. « purifier les actions pour Allah ». Donc ça, c'est la première chose ici, pour garder le cœur en bonne santé, c'est « ikhlasul amalillah », faire les actions pour Allah Azza wa Parce que, regardez, dès que l'action commence à être, dès que l'intention commence à être un peu entachée, qu'est-ce qui arrive ici Quand on a des mauvaises intentions, même sortons un peu du cadre ici, qu'on est dans une halaqa, qu'on est notre religion, qu'on est l'islam, sortons un peu du cadre, ok Ah, on discute avec des gens de l'extérieur, des gens qui ne connaissent pas nécessairement l'islam. Quand on vous dit que quelqu'un a une mauvaise intention, qu'est-ce que cela implique Une personne a une intention cachée, elle a un agenda caché. Qu'est-ce que cela implique De l'hypocrisie. Qu'est-ce que ça vous donne, vous, de l'autre côté Qu'est-ce que vous allez ressentir Vous attendez au bien ou au pire Au pire, ok, donc on va avoir une certaine méfiance, déjà, dès qu'on parle de l'intention. Juste le, le simple fait de croire, d'assumer que cette personne-là, peut-être qu'elle a une mauvaise intention, peut-être qu'elle cache quelque chose, déjà ça c'est une indication qu'il y a quelque chose de mauvais qui pourrait arriver. Donc toujours on va être sur nos gardes, on va être méfiant. Donc une mauvaise intention, ce n'est jamais la bonne chose. C'est pour ça qu'il dit, salat, la première chose, c'est la bonne intention. Toujours quand on a une bonne intention, déjà, ça, ça ouvre grand les portes du bien. Après ça, il dit, alayhi sallatou wa sallam, wa munasahat wulatil umuri, et faire la munasaha, donner des nasiha, donner des conseils pour le bien, de wulatul umuri, des leaders politiques des musulmans, lorsque, bien sûr, les, les musulmans, ils ont des leaders politiques qui sont légitimes selon l'islam. On va pas, on a couvert ce genre de questions à plusieurs fois à, Avant cela, on ne veut pas répéter à chaque fois. Et la troisième chose, le zoom ou jamais muslimine. Le zoom ou jamais muslimine, c'est quoi? C'est adhérer, rester avec la communauté des musulmans, toujours être avec la communauté des muslimines. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui arrive à celui qui sort de la communauté de muslimine? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Il s'égare, ok Il s'égare. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Sortir de la communauté des musulmans, ce n'est pas juste nécessairement au sens ici physique des choses, ok Ce n'est pas quelqu'un qui va dire « moi, je vais me tenir à l'écart ». Ce n'est pas seulement cela. C'est aussi faire des, des inventions dans la religion d'Allah Azzawadu. Inventer une nouvelle communauté parallèle. Je veux dire « non, non, moi, je vais faire l'islam autrement que vous tous. Moi, je vais faire, je vais faire ma, ma propre façon des choses. » Vous comprenez ?« Là, je sors de la communauté. » Donc, déjà, c'est un mauvais signe. Et de deux aussi, comme il a dit, les moutons qui sont les plus, euh, les plus en danger, c'est les moutons qui sont seuls, qui sont isolés, qui sont à l'extérieur du troupeau, du groupe en tant que tel. Donc, toujours être avec la communauté, ça nous protège plus de ash-shaytan du ash-shaytan yurid 'alayhi as-sarat donc là encore une fois le prophète sallalahu alayhi wa sallam mentionne l'importance de al-ikhlas de la pureté des, des intentions et lorsqu'on a demandé au prophète en alayhi wa sallam sur un soldat l'intention du soldat maintenant l'intention du soldat elle est importante pourquoi est-ce qu'elle est importante l'intention du soldat Qu'est-ce qu'il motive Pourquoi est-ce que c'est important Pourquoi est-ce qu'il y a des gens Ils demandent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui demande un soldat qui a telle intention, un soldat qui a telle intention. Pourquoi hmm? Sa vie est en jeu, ok Donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir un problème ici, dans le cerveau, okay? dans sa vision de sa vie, ainsi de suite, pour... Comprendre que mettre sa vie en danger, c'est pas comme mettre ton emploi en danger, c'est pas comme mettre ta voiture en danger, c'est pas comme mettre je sais pas quoi, tes études, ton examen en danger. C'est parce que c'est une seule vie et c'est la chose qui représente tout. Comprenez, c'est c'est le centre de toute chose dans cette vie, de l'Hayat Dunya, du moins l'aspect matériel de l'Hayat Dunya. S'il n'y a pas de vie Est-ce qu'il y, est qu y a autre chose qui serait importante euh, on, on te fait un troc ici, on te donne, on te donne un million de dollars, on t'enlève ta vie. Est-ce que tu serais prêt à faire l'échange Parce que c'est la raison de toute chose. Les gens cherchent l'argent, les gens, pourquoi remplir la vie en tant que tel Donc, celui qui met sa vie en danger, okay, il doit vraiment avoir une justification qui, qui est forte. Il faut vraiment penser pas prendre ça à la légère. De un et de deux aussi. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté aussi? Un soldat, il fait quoi? Il pourrait faire quoi? Il pourrait mettre la vie d'autres personnes en danger aussi. Okay? Donc, il pourrait tuer d'autres personnes. C'est ce qu'un soldat fait dans les temps de guerre. Il essaye de tuer d'autres personnes. C'est ce que n'importe quelle armée à travers l'histoire, elle fait. Soit qu'elle se met en danger ou bien elle met d'autres en danger. Alors là, l'intention aussi, elle est quoi? Elle est, elle est critique. C'est pour ça que même à l'extérieur de la religion c'est-à-dire en histoire, en sociologie en sciences de politique, en philosophie même et ainsi de suite, tous les courants dans ce monde, eh bien ils ont parlé de la question de la guerre, qu'est-ce qui pourrait justifier moralement la guerre, c'est qu -ce, qu -ce, quoi la bonne guerre et la mauvaise guerre alors là on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam on lui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un soldat qui a comme intention l'ostentation. Rien pour qu'on dise de lui que c'est un soldat. Il veut juste qu'on qu le remarque. Et celui qui le fait, Shaddeh Aten, celui qui le fait par courage, ce n'est pas pour les autres, mais c'est juste quelque chose à l'intérieur de lui. Ça, c'est quelqu'un qui aime s'affairer faire la guerre, il se sent, il sent qu'il est puissant et ainsi de suite. Et celui qui le fait par tribalisme ou par nationalisme ou autre chose, ici par fanatisme. Alors, gånger lui säger "Allahumma salli ala Muhammad" är han säker på att han har nått sin mål. Alla gånger han säger "Allahumma salli ala Muhammad" är han säker på att han har nått sin mål. Alla gånger han säger "Allahumma salli ala Muhammad" är han säker på att han har nått sin mål. Alla gånger la säger "Allahumma salli ala Muhammad" är han säker på att han har nått sin mål. Alla gånger han encore une fois la question ici de l'intention maintenant quand l'intention est mauvaise il nous a parlé sallalahu alayhi wa sallam des trois premières personnes qui vont entrer en enfer Tout ça bihim an-nar le c'est qui ces trois personnes qu'est-ce qu'il a mentionné sallalahu alayhi wa sallam oui qari' al-quran Dans certaines narrations, le « alim » savant. Dans certaines narrations, c'est « qare » ou le « Coran, Un savant du « Qur'an, celui qui a enseigné le « Quran. Il va être parmi les premières personnes en enfer. Qu'est-ce qu'on a aussi C'est qui l'autre personne Le riche. Le riche qui a, donné, qui a fait beaucoup de dons, qui a aidé, qui a sacrifié de son argent, et partagé beaucoup d'argent. Et le troisième, c'est qui <coughs> C'est un martyr, quelqu'un qui est mort dans le combat, ok Qui en apparence il est mort fils Pourquoi est-ce que ces trois personnes qui normalement a priori devraient être parmi les premières personnes qui rentrent au paradis Eh bien, ça va être les premières personnes qui rentrent en enfer. Pourquoi Pour l'intention qui est mauvaise. Ça c'est dans le hadith du prophète صلى C'est pour ça il nous a dit que le premier, eh bien, il a enseigné le Coran. Il a enseigné la religion, la science Pour qu'on dise de lui que c'est un savant C'est un qare Il l'a fait pour le prestige Il l'a pas fait pour Allah Azza wa Il l'a pas fait pour que les gens se rapprochent d'Allah Pour que les gens apprennent leur religion Pour que lui, il soit récompensé par Allah dans l'au-delà Non, il l'a fait pour le prestige dans cette vie du bas monde Et la deuxième personne Eh bien, elle a dépensé de l'argent Elle a fait des sacrifices Elle a partagé dans des projets caritatifs et ainsi de suite Pas pour aider les autres, vraiment, pour que les autres soient dans une situation qui est meilleure ou bien pour qu'elles se sentent bien, qu'elles a fait son devoir auprès d'Allah, ou bien pour être récompensées par Allah, non. Il l'a fait pour qu'on dise de lui qu'il est quoi Généreux. Jawad. Il est généreux, lui. Il donne beaucoup d'argent. Alors, encore une fois, question ici de prestige. Chercher quelque chose du bas monde. Et le troisième, eh bien, il a donné sa vie... Il a sacrifié sa vie, en réalité, pas pour Allah, mais pour qu'on dise de lui « Jari ». Il est quoi Courageux. Il a sacrifié sa vie pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, ici, ça nous montre l'aspect critique des intentions de an de ne pas faire l'action pour la bonne intention. Non. Taïb, très très bonne question. Donc ici, on parle du contraire. Celui qui voulait faire le mal, mais qui ne l'a pas fait, c'est ça? Donc. Taïb, mon test. Taïb. Alors, quelqu'un qui a, qui a l'intention de faire une mauvaise action, mais que ça ne fonctionne pas. Okay? On va répondre à la question de, de, de façon plus générale. Il fait, et là, on va inclure l'autre cas aussi. Donc, on va dire, la question de façon générale, c'est lui qui ne fait pas une mauvaise œuvre, qui avait l'intention de la faire, mais qui ne la fait pas. Alors là, les savants, ils ont dit que les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wasallam nous indiquent deux cas différents. Soit que la personne ne l'a pas fait, parce qu'en en fin de compte, la motivation était là, était présente, elle avait le goût de le faire, elle était poussée à le faire mais elle s'est freinée elle-même par crainte d'Allah Azzawajal. Vous comprenez Donc, elle a la mauvaise intention, elle planifie, elle pense, mais dernière minute, elle arrête. Elle dit, je ne peux pas faire ça, c'est haram. Allah, il n'aime pas ça. Cette personne-là, elle va être récompensée par Allah Azzawajal. Elle ne va pas être blâmée, elle va être quoi Récompensée, comme dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna Allah katab al-hasanat wa sayy'at. » Maintenant, si quelqu'un veut faire le mal, comme tu as dit, et décider, déterminer à faire le mal. Pire encore, il planifie le mal, il prend les mesures, mais là, ça ne fonctionne pas. Il voulait faire, il voulait commettre un vol. La nuit, il a préparé le lieu, ainsi de suite, tout est prêt. Là, lorsqu'il arrive à destination, eh bien, tous ses plans s'écroulent parce qu'il a trouvé une voiture de police stationnée exactement là où il voulait commettre son, son vol. Alors, qu'est-ce qui arrive ici Eh bien... Il a désobéi à Allah Azawajal. Il est blâmable auprès d'Allah Subhanahu wa Taala. et Il mérite la punition si Allah Azawajal ne le pardonne pas ou bien qu'il ne fasse pas la tauba. C'est pour ça qu'il dit alaihissalam dans le hadith authentique. Il dit Al-taqal Muslimin bi-sayfihimah fal al lorsque deux musulmans font face l'un à l'autre avec leurs épées. Deux musulmans s'entretuent pour la dunya, pour de l'argent, pour euh, quelqu'un il dit « Pourquoi tu m'as insulté ?»« Non, toi tu m'as insulté le premier, quelqu'un il prend son arme, l'autre aussi il prend son arme, pour du n'importe quoi. » Alors il dit « L'assassin et la victime seront en enfer. » Pourquoi Pourquoi la victime ?« Parce que celui qui, a, celui qui était défait, celui qui est mort au fait, la victime, Eh bien, lui aussi, il était déterminé à tuer son frère. Vous comprenez Il avait la mauvaise intention et pas, il a changé d'intention. C'est juste que ses plans n'ont pas, pas fonctionné. Ça répond à ta question Taïb. <coughs> euh, dans notre hadith aussi, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah azzawajal, il dit, donc ça c'est ce qu'on appelle hadith divin. C'est un hadith divin, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte les paroles d'Allah azzawajal. C'est pas comme le Coran, mais c'est à travers le hadith. Allah azzawajal, il dit... « Que parmi tous les partenaires, les chouraqa, je suis celui qui n'a pas besoin de partenariat. »« Tout celui qui fait une œuvre dans laquelle il associe d'autres partenaires avec moi, je le laisse moi et ses partenaires. » Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des bonnes œuvres dans la religion, dans l'Islam, qu'on va faire avec « moi je fais ça pour Allah et pour tel. » pour Allah et pour les gens. Allah Azza wa Jall, il n'accepte pas ça. Allah subhanahu wa Ta'ala n'accepte que des actions qui sont sincères. Alalillahid dinul khalis, une religion qui est sincère, qui est pure, consacrée et dédiée à Allah subhanahu wa Ta'ala. Dans notre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, "Inna Allah la ila adsanikum wa la ila suwarikum." Allah Azza wa Jall ne regarde pas vos corps ni vos images. Pour Allah Azza wa Jal, ça n'a aucune valeur, zéro valeur. Ton corps, gros, petit, faible, fort, gros, mince, pas d'importance auprès d'Allah Azza wa Jal. « Wala ila souwarikum »« Ni à vos formes »« Beaux, laid, ça c'est pas important pour Allah Azza wa Jal. Ça c'est important de nos jours pour les médias, pour la publicité, pour je sais pas quoi. Ça n'a aucune importance pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jalla, il regarde quoi Vos cœurs ainsi que vos œuvres, vos cœurs et vos actions. C'est ça les deux chances qu'Allah Azza wa Jalla, il regarde subhanahu wa ta'ala. Celui qui prend soin de son cœur et de ses actions, eh bien il n'a pas à se soucier de plus que cela le jour il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa qala Allahu Azza wa Jalla, lay yana lallaha Walla ki yanaluhu taqwa minkum Allah Azza wa Cette ayah-là, ce verset del Qur'an Karim Il parle du sacrifice Sacrifice dans, lors d'eux Par exemple, l'id, quand on fait le rituel On va sacrifier un mouton, par exemple Une vache pour Allah Azza wa Jal Il dit subhanahu wa ta'ala Ceux qui vers Allah Ce n'est ni le sang, ni la chair Ça, ça sur terre Qu'est-ce qui taqwa c'est l'intention, c'est l'intention du sacrifice c'est pas le sacrifice en tant que tel que la viande, la chair ça reste ici sur terre on va en profiter mais ce qui monte vers Allah Azza wa eh c'est l'intention, c'est le sacrifice du cœur, le fait de l'avoir fait c'est pour ça quand on dit c'est quoi la viande halal quand on dit, on dit euh, ah moi je suis musulman, je mange seulement la viande halal c'est quoi la viande halal comment est-ce qu'elle est permise C'est du qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle est permise la, la façon, ok, donc de tuer l'animal, donc ça serait quoi cette façon-là De façon très brève, sans, ok, donc il doit être égorgé. Quoi d'autre Est-ce que ça c'est suffisant Saigner et la, la volonté, l'objectif On okay, le fait pour Allah donc... La même façon, regardez, la même façon de sacrifier l'animal, la même façon exactement. Si quelqu'un il dit bismillah au nom d'Allah taqarrab il bismillah » Allah, bismillah akbar, ça c'est halal. OK La même même même même, même façon. Si quelqu'un il dit bis, euh, bismillah » ça au nom de n'importe quelle chose, n'importe quelle autre, autre divinité, c'est quoi C'est c'est haram. La même viande, le même sacrifice, la même quoi Méthode. Compré? Donc, ça, c'est une dimension. Souvent, les gens, ils oublient ça. Okay. Souvent, les gens, parce qu'encore une fois, Euh, les gens parfois ils se mettent à la défensive, ils veulent justifier ainsi de suite, alors ils veulent juste regarder l'aspect. « Oh ok, on va vous montrer de façon scientifique comment est-ce que la viande halal, lorsque l'animal est sacrifié de façon halal, scientifiquement c'est bien pour lui, il va moins souffrir parce que sacrifier c'est pas comme le choc électrique et tout. » Mais là on oublie qu'il y a un autre élément ici, qui okay, est plus important encore, qui est quoi le tawhid. C'est pour ça même lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Les polythéistes, les mouchriquines, ok Ils étaient contre le halal aussi. Tout comme il y a des gens contre le halal aujourd'hui. Mais leur opposition au halal, dans le temps du prophète Sahasim, les Quraysh, ce n'était pas la méthode. Ils étaient euh, habitués. Euh, ok, ils ne connaissent pas cette chose-là que les gens appellent de nos jours... Euh, La cruauté envers les animaux et tout, il n'y avait pas de mouvement comme ça, il y a toujours 14 siècles, ok Mais les ennemis de l'islam dans le temps, j'étais habitué à égorger et parfois de la même façon, je dis parfois, pas toujours, de la même façon. Par contre, leur truc c'est quoi C'est que Il veut vraiment qu'on sacrifie seulement pour Allah Seulement Allah Non, non. Parce qu'ils avaient plusieurs divinités que dans leur culture, lorsque tu vas sacrifier, tu vas dire « ça c'est pour Allah et pour Allat. Ça, c'est pour Allah et pour Al-Uzza. Ça, c'est pour Allah et pour Hubal. Ok, Donc, ils font le partenariat ici, Al-Shirk, et Allah Azza wa ils n'acceptent pas cela. Le polythéisme, l'intention, elle doit être pure pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est quoi maintenant cette purification, eh bien, cette pureté des intentions, le ikhlas Certains savants, ils ont dit bil qasd fi بِالْقَصْدِفِ ta'ah. C'est le fait de, euh, que nos... Que notre, notre qasd, l'intention, c'est quoi le sens de l'intention ici L'intention, c'est la volonté, ok C'est la volonté. Si quelqu'un, si on veut savoir, parce qu'il y a parfois des, des gens, ils demandent, ils disent « Mais je ne suis pas certain, est-ce que j'ai vraiment la bonne intention pour Allah ou non ?» C'est quoi la question à, à, à demander ici C'est « Qu'est-ce qu qui me motive Qu'est-ce qui me pousse à faire cette chose ?» Il faut juste faire un petit, comment on dit, examen de conscience, ici une petite enquête à l'interne pour voir qu'est-ce qui m'a poussé à être là Qu'est-ce qui ferait en sorte que je ne ferais pas cette action-là que je fais maintenant Vous comprenez Une fois que je trouve cet élément-là qui me motive, c'est ça la volonté, c'est ça l'intention. C'est ça l'intention. Et là, je vais savoir est-ce qu'elle est pour Allah ou elle est pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. <rire> Certains savants, ils ont dit, le ikhlas c'est quoi C'est le fait de purifier la volonté Et nos actions de quoi de C'est quoi moulahadat C'est l'attention qu'on porte à qui Aux créatures, makhlouqines. Et là, c'est lorsqu'on fait nos actions, nos bonnes œuvres, on les fait sans se soucier de ce que les gens sont en train de voir, de ce que les gens entendent. Qu'est-ce que les gens vont dire Que ce soit le bien ou que ce soit le, le mal. Parfois, on fait l'erreur de se soucier du bien que les gens disent. Donc, on veut faire des bonnes œuvres mais en cherchant à ce que les gens disent du bien de nous, parfois c'est le contraire, on fait des bonnes œuvres, mais là on est soucieux du fait que les gens vont dire du mal de nous, parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'on fasse ces bonnes œuvres-là. Et les deux, ces deux approches-là, eh bien c'est contraire au ikhlas, que lorsqu'on fait les bonnes œuvres, on doit être dans cet état de ikhlas qui est, en d'autres mots, le fait d'ignorer L'attention que les autres portent à nous, ça veut dire de ne pas porter attention au jugement des autres lorsqu'on fait nos œuvres, elles doivent être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Certains savants ici, ils ont fait une petite distinction entre deux mots qui se rapprochent, sans entrer dans trop de détails encore une fois. Ikhlas et le Sidq, le Sidq, qui est l'authenticité des intentions. Alors certains savants, ils ont dit, il y a un petit détail entre, en, entre les deux. فالمخ c'est la pureté c'est le fait de ne pas faire les actions pour les gens pour les créatures mais le صدق c'est quoi le fait de ne pas faire les actions pour soi-même c'est quoi ça le fait de ne pas faire les actions pour soi-même مطالعه النفس لوغويت très bien qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi مطالعه النفس Sa propre loi. loi. Très bien. C'est lorsque il y a quelque chose à l'intérieur qui nous... On essaye de plaire à quelqu'un qui est à l'intérieur, en quelque sorte. Vous comprenez C'est comme si nous, on devienne une personne à l'intérieur qui est en train de regarder l'action pour dire « Ah, oh, tu as bien fait. Oh, c'est une très bonne action. Oh, tu as fait un grand sacrifice aujourd'hui. » Vous voyez Que ça, c'est ce qu'on appelle ici quoi le fait de se leurrer de ses bonnes œuvres. Et ça, ça peut être aussi dangereux que l'ostentation. Donc, parfois, je ne porte pas d'attention à ce que les autres ils disent de moi. Ce n'est pas important. Mais, quoi Je porte beaucoup d'attention à ce que je dis sur moi-même. Et ça aussi, ce n'est pas, pas bon. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bon Ce n'est pas important. Pas important. Okay, donc, encore une fois, okay. on est ici dans le cadre... Pour que personne ne comprenne ça mal. On est ici dans le cadre des ribadettes et des bonnes œuvres, ok Pas des autres domaines de la vie. Pas des autres domaines de la vie, ok euh, Si quelqu'un euh, si quelqu prépare un thé pour soi-même, va préparer son propre thé, va travailler, va chercher, il va dire « Je vais faire le meilleur thé de la journée, de la semaine. » Il va faire un thé. Après ça, il se sent bien, il dit « Ah !» J'ai fait un bon travail okay? Ça c'est un thé qui est professionnel okay? C'est pas de ça qu'on parle ici okay? On va pas dire Oh non, t'as pas le droit de sentir euh, du bien Parce que tu viens de faire un, un thé vraiment exceptionnel Parce que faire du thé Ça rentre pas nécessairement dans les ibadats Ça rentre pas nécessairement dans les pratiques Qui nous rapprochent d'Allah Azza wa C'est juste quelque chose de halal Mais là on parle des, des bonnes œuvres. Lorsqu'on parle des bonnes œuvres, C'est qu'il faut faire attention aussi à quelque chose à l'intérieur de nous qui est en train de porter attention et porter trop d'attention à ce jugement de l'intérieur qui dit que « Oh, je viens de lire le pendant une heure. Quelle grande bonne action Quel grand sacrifice !» Vous voyez Ça c'est contraire, encore une fois, ici au Sidra. Le Sidra qui est l'authenticité parce que l'action, elle doit être pour Allah azza wa jal, normalement, pas pour Have the nerves, pas pour sentir un exploit à l'intérieur. Comme on va le voir avec un peu plus de détails, Inch'Allah Azod. Ou oui. Type, ça, on va, on va y répondre. L'auteur va nous répondre à Saint-Charles dans quelques minutes. Okay? On va arriver à Saint-Charles Azod. C'est bon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 La patience, ça demande de la patience, ça, ça c'est un travail. C'est pour ça que parfois des actions du cœur, elles sont plus lourdes que les actions du corps dans certaines situations. Les actions du cœur, elles sont plus lourdes que les actions du, du corps. Quel est le plus lourd selon vous C'est quoi la chose la plus lourde C'est faire salatul maghrib. Tout à l'heure, trois rak'a, la faire, ça veut dire le sacrifice physique, faire les mouvements en tant que tels. Ou bien c'est de se concentrer lors de Salat al-Marim. C'est quoi qui est plus lourd? C'est de se concentrer. Okay? Donc, parfois, les actions du cœur, elles sont plus, comme on dit ici, plus challenging okay? que les actions du du corps en tant que tel. C'est pour cela que même pour les intentions, ça demande, ça demande à sabre, ça demande de la, de la patience. Comme certains ulama, Sahel Ibn Saad, on lui a dit nafs. On lui a dit, c'est quoi la chose la plus dure pour nafs, pour l'âme, pour notre âme, pour notre être à l'intérieur? Nafs, c'est notre être de l'intérieur. Alors elle dit al ikhlas, c'est le ikhlas. Alors on lui a dit pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est la chose la plus dure Il a dit, parce qu'elle n'a rien à prendre. Elle n'a aucune part dans cela. Vous comprenez Elle n'a rien à prendre dans cela. Même dans d'autres dans formes d'œuvres, mettant les actions du corps en tant que tel, il y a des choses que l'âme, elle prend. Il y a des choses que l'âme, elle prend. La salade, c'est un exercice. C'est bouger. C'est bon. bon pour le corps, donc. Euh, comment est-ce qu'on peut dire Le saum, le jeûne, c'est bon pour la santé. Donc il y a ici un certain have de nefs, même si encore une fois c'est un défi, mais la personne... « Elle se sent bien, qu'elle a fait quelque chose à la fin de la, de la journée. »« Celui qui jeûne à la fin de la journée, juste avant, quoi, juste avant de rompre son jeûne, eh bien, il attend l'heure de Maghreb et c'est un moment de bonheur pour un nef. »« même peut-être la personne va, va, euh, va profiter, reconnaître la valeur de la nourriture plus que le reste des jours lors desquels elle ne jeûne pas et ainsi de suite. »« Mais pour ce qui est de l'Ikhlas, un nef, elle n'a rien à gagner à l'intérieur. » C'est complètement dédié à Allah C'est pour ça que si c'est « shaqqun ala nafse », c'est un défi. C'est pour un nafse de, de l'intérieur. Et certains savants, ils ont dit « Al-ikhlas ou a'mal il-abdi fi al wa wal-batin baatin Alors là, c'est certains savants, ils ont défini le « ikhlas » plus par son symptôme, qui définition définissant par le symptôme et pas par la réalité. C'est quoi le symptôme, ils disent C'est quoi le signe du « ikhlas » C'est lorsque les actions de la personne, fi al wa wal-batin, en apparence, Ainsi que en secret, qu'elles sont égales. La personne en public et en privé, elle est au même niveau de quoi de de pratique. C'est c'est son même dîne, sa même religion. En public et en privé, ça c'est c'est un signe de quoi de de al ikhlas et après ça ils ont dit wa riya an yakuna khayran min Le riya, l'ostentation, c'est lorsque le public est meilleur que le Privé, donc ça c'est le deuxième cas. Et le troisième cas, ils disent وَصِدْقُ أَنْ يَكُونَ بَاطِنُهُ خَيْرًا مِنْ دَاهِرِهِ Et le صدق, l'authenticité, c'est le niveau le plus haut, c'est lorsque la la pratique privée de la personne est meilleure que sa pratique quoi Publique, comprenez Donc, trois niveaux ici. Lorsque le public est meilleur que le privé, ça c'était un symptôme d'ostentation, de riyak. Lorsque le public et le privé sont égaux, c'est un symptôme de ikhlas, de pureté des intentions. Lorsque le privé est meilleur que le public, eh bien ça c'est un signe de quoi D'authenticité et de véracité. Et un petit détail ici, lorsqu'on parle bien sûr, publi, le privé qui est meilleur que le public, c'est pas le public est mauvais et le privé il est quoi Il est bon, ok Ce n'est pas de cela qu'on parle, ok On ne parle pas de quelqu'un... On ne on, on peut, peut pas faire... On peut pas volontairement faire des mauvaises œuvres en public pour dire comme ça en privé, je vais être meilleur. Non, on parle de quelqu'un qui est bon en public, mais qui est plus que bon en privé, entre lui, entre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire toujours, on se demande, la question qu'on se demande, ce que les gens savent sur moi, est-ce que c'est pire ou c'est meilleur que ce que je suis vraiment Si c'est la même chose, c'est « ikhlas ». Si c'est pire, euh, si ce que je suis est pire de ce que les gens, ils savent, c'est peut-être un signe d'ostentation de rien. Si je, ce que je suis est meilleur que ce que les gens savent, alors ça c'est un signe de quoi De, de sidq, d'authenticité, de véracité, d'un de, niveau qui est encore plus, plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.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 c'est quoi celui qui, belli, quoi, celui qui On parle pas ici s'embellir avec les vêtements On parle ici au sens moral ça veut dire s'embellir avec quoi avec ce qu'on montre aux autres OK de notre état ou de nos actions ainsi de suite celui qui s'embellit avec ce qu'il n'a pas en réalité d'Allah sa valeur elle va Elle va tomber celui qui veut s'efforcer de montrer qu'il est plus sincère qu'il est plus pratiquant qu'il est meilleur que ce qu'il est en réalité alors lui sans crainte il va tomber auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'aht'a ulama ils ont dit comme al-Fudayl ibn Iyadh rahimahullah ta'ala il dit il dit min le fait de ne pas faire les actions à cause des gens, et bien ça aussi, c'est de l'ostentation. Donc, attention ici, il y a deux dangers des deux côtés. Le fait de faire des actions pour les gens, c'est de l'ostentation, mais aussi le fait de ne pas faire les actions à cause des gens aussi, c'est de l'ostentation. Comme il y a des gens qui ne font pas des bonnes œuvres, parce qu'ils disent, si je vais faire cette bonne œuvre, peut-être que, quoi Peut-être Les gens vont me juger Tout à fait possible, ok Donc oui, ça c'est un cas de figure aujourd'hui, probablement. Donc quelqu'un va dire, si je fais les bonnes œuvres, eh bien les gens vont me juger de façon négative. Ça c'est rien aussi, c'est de l'ostentation, parce que tu n'as pas fait les bonnes œuvres à cause des gens. Qu'est-ce qu'il y a aussi Ne pas faire les, les œuvres à cause des gens, pourquoi Qu'est-ce qui serait la motivation ici L'autre interprétation, oui Très bien, donc ça c'est un, un excellent cas, ok Ça c'est vraiment, ça c'est... Regardez, comment, comment on dit toujours À travers l'étude de ce livre, on l'a répété plusieurs fois. Aschaitan, il a... C'est toujours les, des méthodes standards, ok Mais il a une multitude de pièges. Les pièges sont standards à travers l'histoire de l'humanité. Mais il va essayer différents pièges avec différentes personnes. Alors, parmi les, les formes cachées d'ostentation, c'est quoi C'est de ne pas faire une bonne œuvre de crainte que les gens vont dire de toi que tu le fais par ostentation. Vous comprenez Toi, tu penses que tu ne fais pas cette bonne œuvre par crainte d'ostentation Tu dis, je ne vais pas le faire parce que mon intention n'est pas peut-être pour Allah. Mais si tu vas réfléchir un peu, tu vas trouver. Non, non, non, ce n'est pas ça vraiment qui t'empêche de faire. Ce n'est pas que tu crains pour ton intention. Non, tu, tu crains que les gens pensent de toi que tu es quoi Bon ou pas bon, ou que tu es ostentatoire. Je vais faire un don maintenant, mais là je crains que si je, si je, vais, faire, si je vais faire ce don, parce que c'est un grand montant, les gens qui me regardent ils vont dire de moi que probablement que lui, il fait quoi Rien, parce que cette action-là, elle est trop bonne. Donc s'il l'a fait, ça veut dire qu'il l'a fait pour les gens. C'est ce que je crains, et de ce fait, je ne le fais pas. Alors devinez, ça c'est grave. Ça c'est duria, parce que là, je, je ne veux pas obéir à Allah, pourquoi Parce que je porte attention au jugement des autres. Vous voyez Donc ici, en sommaire, la règle qui nous évite tous ces problèmes, c'est quoi En un seul mot, en une seule phrase, c'est quoi Un seul paramètre. Effacer l'attention, l'importance qu'on accorde au jugement des autres. Quel que soit ce jugement Lors des bonnes œuvres, que ce soit seulement pour Allah subhanahu wa taala, le jugement des autres, qu'il soit véritable, potentiel, positif, négatif, peu importe, je fais mon accent pour Allah zoon. Oui ou non? Excellent. Et si le fait de ne pas faire une bonne œuvre, question intéressante du frère, le fait de ne pas faire une bonne œuvre, de crainte que les gens vont faire des louanges, penser du bien de vous et que là, ça va créer de la vanité, des maladies du cœur et ainsi de suite. Okay Alors ça, ça dépend. S'il y a d'autres alternatives, il y a d'autres alternatives. Tu peux travailler un peu et faire la, bonne, la même œuvre, mais loin du regard des gens il y a pas de problème Vous comprenez donc à la place de faire euh, quelqu'un il va comment on peut dire ça quelqu'un voudrait réciter le Coran réciter beaucoup de Coran aujourd'hui mais parce qu'il va réciter beaucoup de Coran s'il le fait maintenant devant les gens les gens vont dire de lui qu'il récite beaucoup de Coran de ce fait il craint que son cœur soit affecté par cela il dit qu'est-ce que je vais faire moi je vais tout simplement changer le moment de la journée Ou je vais changer de lieu, m'éloigner des gens et le faire. Ça, il a aucun problème. Les salafs, les pieux ancêtres, ils le faisaient. Ils aimaient ça, avoir des œuvres qui étaient privées, seulement entre eux et entre Allah Azzawajah. Mais s'il n'y a pas d'autres alternatives, cette action-là, elle est faite comme ça. C'est l'opportunité, l'unique opportunité de la faire et de la faire devant les gens. Ou bien ça fait partie de sa nature. C'est la nature de cette action qu'elle soit devant les gens. Vous comprenez Alors, qu'est-ce qu'on fait ici On fait l'action. Comprenez? On ne peut pas dire, je ne vais pas faire l'action parce que je crains que les gens vont... Parce que ça, ça reste quoi Une probabilité. Je fais l'action par obéissance pour Allah. Je fais de mon mieux pour toujours renouveler mon intention, purifier mon cœur. Et Inch'Allah, Allah Azza wa Jal va t'aider à garder la bonne intention. Vous comprenez Parce que, regardez, il y a parfois des actions qui sont vraiment... C'est les bases, c'est des normes de l'islam. Okay? C'est le ABC de l'islam. C'est juste que moi dans mon environnement les gens ne sont pas au courant de ça. Les gens ne pratiquent pas bien leur religion. Alors si je vais m'amuser toujours à donner de l'importance à leur jugement et le fait qu'ils disent macha Allah et toi tu es pratiquant et tout et que je vais je vais m'abstenir de faire des bonnes œuvres à cause de eux, il y a un problème. Ça veut dire que je vais je vais descendre à leur niveau moi aussi. Vous comprenez Comme dans certaines sociétés regardez dans certaines cultures certaines soci... je vais pas citer des exemples, ça peut s'appliquer dans un temps pas dans un autre. Dans certaines places, salat al-jama'a la prière au masjid. C'est juste pour les vieux. C'est juste les vieux qui vont au masjid pour faire les cinq prières, pour se, le, pour se lever le matin, aller faire le fard dans le masjid et tout. Et toi, tu es, tu es dans la vingtaine et tu vas dire, moi je fais, je fais salat al-jama'a au masjid parce que il euh, y a beaucoup de hadith du prophète sur les mérites de cela, parce que c'est la norme normalement en islam, surtout pour l'homme. Il faut faire la salat le plus que possible dans le masjid. Pas tou toujours la faire à la maison. Il faut la faire plus que possible dans le masjid. Même certains savants disent que c'est obligatoire. Mais là, tu vas être le seul jeune au masjid. Tous les restes, c'est quoi C'est des, des vieilles personnes. Alors, c'est normal. Beaucoup de personnes vont dire de toi, « Mashallah, toi, tu es comme... Euh, » Tu viens d'un autre, autre temps, tu tombes du ciel, je ne sais pas quoi, vous comprenez Mashallah. Alors que ce que tu fais, c'est juste normal, c'est juste la norme de l'islam, c'est les bases de l'islam. Je ne vais pas me dire, je donne de l'importance, peut-être ils vont me faire mes louanges et ils vont m'encourager, moi je vais avoir, vous comprenez Donc oui, dans certaines situations, il y a certaines bonnes œuvres, si on peut les faire en privé, si on peut changer le contexte, s'éloigner des regards des gens, c'est toujours mieux comme ça. On va voir, Inch'Allah, une récompense plus sécurisée. Mais si l'action, de par sa nature ou de par la réalité, on la fait devant les gens ou on ne la fait pas, il faut la faire. Il ne faut jamais laisser une action juste à cause des gens, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Oui, il y avait deux questions ici. Les gens, Pour avoir la récompense, c'est ça? Oui. Ok. Je pour faire la, avoir la question. Très, très bien. Ok, donc oui, il y a certains, ok, il y a certains soufis à travers l'histoire qui sont allés un peu à l'extrême. Ils ont dit, il ne faut pas faire les actions pour le paradis ni pour les hassanats. faut les faire pour Allah, pour l'amour d'Allah, Ok. Ça c'est complètement faux, parce que là on touche directement à quelque chose qui est clair dans le Qur'an, qui est clair dans quoi Les paroles des prophètes et de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes eux-mêmes ils l'ont dit, c'est dans le Qur'an. Eux, ils ont fait des actions pour avoir, comme la sœur a le dit, le ticket pour le paradis, pour le Jannah, ok Donc, faire une action pour le paradis, c'est l'affaire pour Allah. Faire une action pour les Hassanad, c'est l'affaire pour Allah. C'est égal, c'est la même chose. C'est l'affaire pour l'amour d'Allah, Azza wa Parce que les gens, souvent, ils pensent que le paradis, c'est juste... Euh, c'est juste euh, quoi C'est juste les rivières et la nourriture. Et... Oui, tout ça c'est vrai. C'est plus que justifié de faire des actions pour cela. C'est dans le Coran. Il n'y okay, a pas de mal en passant. Il n'y a pas de mal à dire euh, « Moi je, vais faire, je, vais, je fais les bonnes œuvres. Okay » Encore une fois, il ne faut pas se sentir ici. Il faut faire très attention à, à l'influence indirecte. Okay L'intimidation indirecte dans un temps contrôlé et maîtrisé par le discours laïc qu'on se moque de celui qui Ils croient au paradis, ils croient au... Alors il y a beaucoup de musulmans ici encore une fois, ils se mettent à la défensive, ok Ils disent non, non, mais ils veulent présenter leur religion comme une religion purement pragmatique, purement matérielle. On le fait juste parce que c'est le bien, on le fait juste parce qu'on va aider les pauvres, on le fait juste parce que, ok Non, il n'y a, a pas de mal ni de honte ni de gêne à faire des bonnes œuvres pour aller au Jannah pour profiter et ainsi de suite okay? parce que les gens qui sont matérialistes eh bien, ils travaillent ils font deux jobs et ils font des heures supplémentaires et ils font pour aller au Mexique okay? pour aller à la piscine et boire un peu de jus et revenir okay? pourquoi est-ce que moi je n'ai pas le droit de faire, faire plus que cela pour avoir ça il y a mal dans ça c'est pas normal non donc il n'y a, a pas de et la, la deuxième chose ici C'est que dans le Jannah, dans le paradis, il n'y a pas juste manger et boire et les vacances et ainsi de suite. Non, il y a plus grand que tout cela. Qui est quoi Voir Allah Azza et parler à Allah subhanahu wa ta'ala et vous comprenez avoir l'agrément d'Allah Azza wa Donc faire pour les hasanat, c'est faire pour Allah et c'est faire pour l'amour d'Allah. C'est la même chose. C'est bon Il y avait autre question Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait si l'intention, elle change, ok, elle change lors de l'action Donc ça c'est une bonne question parce que déjà ici quand qu'on qu présume, le fait qu'on sache que l'intention elle a changé, on présume qu qu'on qu surveille notre intention. L'intention doit toujours être surveillée, ok, donc ça c'est un travail qui est constant, qui est permanent. Encore une fois, il y a des actions parfois, des bonnes œuvres, physique, comme la salat, ainsi de suite, qu'avec le temps, on n'a plus, plus vraiment à surveiller. Lorsque, tout à l'heure, c'est le temps de faire salat, je n'ai pas vraiment à surveiller ma salat, ça veut dire mes actions dans ma salat, parce que, même encore, après quelques temps, il est habitué à faire la salat. Je n'ai pas vraiment à surveiller, sauf en cas d'oubli, ou ainsi de suite, ça c'est rare que ça arrive. Mais je n'ai pas à surveiller est ce que j'ai récité sur le Fatiha, ce que j'ai dit, subhanahu al-rabbi al-a'la, parce que ça, ça devient quoi On va pas dire routine, mais ça devient quoi implémenté dans ça, dans, dans ma vie. Dès que j'entends salat, automatiquement j'ai la réaction. C'est Maghrib, C'est trois à On va faire salat comme ça. Mais pour l'intention, là, il faut la surveiller. Comprenez, c'est pour ça. Comme certains ulama, ils ont dit, Je sais pas s'il avait cité ça ici ou non. Mais en tout cas, certains ulama ils disent ashadu ashadu sheyin al-nafs al-niya. Ils disent que la À chaque dûtaqal parce qu'elle change toujours l'intention, toujours elle change, elle change. Donc là, il faut toujours la garder à l'œil, il faut la surveiller. Et lorsqu'on remarque que l'intention elle change, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, en renouvelle. Donc là, la... exactement. Vous avez posé la question et dans votre question, vous avez donné la réponse déjà. Ok, donc la réponse, elle est dans le mot de quoi Renouveler l'intention, toujours tajdid. Si on remarque que l'intention elle commence à à perdre. Est-ce que est-ce que avoir une bonne intention c'est impossible? Est-ce que avoir une intention qui est sincère c'est impossible? Possible. Ok. Le truc c'est que encore une fois, parce qu'on est dans ce livre-là de Madder et de Celik, on le rappelle pour les personnes qui sont qui qui n'ont pas été avec nous depuis le tout début, depuis ça fait deux ans ou plus de l'étude de, de ce livre-là, on le rappelle de temps à autre. Que ce livre-là, puisqu'il parle de la spiritualité, ok, des actions du cœur, et qu'il est fondé sur un autre livre, madame Zil Saïd, de al-Harawi, ainsi de suite, ce livre-là de l'imam al Qayyim, il est il est venu ici pourquoi pour remettre à la bonne place, certaines choses qui sont de bonnes choses en général, mais qui ont été affectées par certaines formes de soufisme, okay, qui ont fait sortir un peu de la sunna, okay, d'une forme ou d'une autre, le soufisme traditionnel un peu ancien. Et parmi ces points-là, dans certaines formes de soufisme, dans certaines références, c'est cette question-là d'exagération sur la question des intentions, comme si c'est impossible d'avoir une intention qui est quoi Qui est sincère. Ce n'est pas impossible d'avoir une action, parce qu'Allah Azzawajah dit « La yukallifullahu nafsan illa » Allah Azza wa Jai ne nous accorde pas, ne nous a pas révélé une religion qui est impossible, mission impossible, vous comprenez Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla va nous dire, faites telle bonne œuvre et telle bonne œuvre et ainsi de suite pour entrer le Jannah et c'est ça la religion à suivre et que dans cette religion il faut avoir les bonnes intentions, par contre les bonnes intentions c'est quasi impossible de les avoir, là ça serait quoi Ce serait contradictoire Et ce serait une religion Qui serait très très dure là, Très compliquée Ce n'est pas faisable Ce n'est pas pratique Donc non Oui on peut avoir l'intention On peut avoir la bonne intention Pour Allah Azza wa Est-ce que c'est facile C'est difficile C'est facile en tant que tel Mais la difficulté c'est quoi C'est quoi le ici des intentions C'est quoi la difficulté Pour ce qui est des intentions Se concentrer, Se concentrer. Barakallahu C'est notre tendance à oublier okay? Parce que l'être humain Il oublie C'est notre tendance à À perdre quoi perdre l'œil j'oublie et là je surveille plus mon intention et l'intention dès qu'on ne la surveille pas eh bien elle va faire des des catastrophes c'est pour ça toujours la garder à l'œil donc le défi ici c'est de toujours comme, comme la sœur elle a dit toujours garder à l'œil notre intention toujours la renouveler comme certains ulama, ils disaient fil maḍḍilis il waḥed dans un un seul maḍḍilis dans, dans un seul cours Madjulis hadith, il enseigne le hadith du prophète sallallahu alayhi wasallam. Il dit dans un seul madjulis, j'ai plusieurs niyats. Ça traverse plusieurs intentions. Et il dit parfois, fil hadith il wahed, dans un seul hadith que j'enseigne, il y a plusieurs niyats. Comprenez Parce que ça, ça part et ça se reprend. Ça part et ça se reprend. Ça part et ça se reprend. Ça se fait de façon, de façon quoi Continuelle. Mais il ne faut pas faire l'erreur, comme on a dit ici, d'arriver... Au niveau de dire, je ne fais pas les bonnes œuvres parce que j'ai peur que je fais de l'ostentation. Ne pas faire les bonnes œuvres à cause des gens, c'est aussi du ria. Je me rappelle de l'histoire de l'Imam Ahmed, rahimahullah. grand Imam Ahmed. Tous les musulmans respectent et connaissent l'Imam Ahmed, l'un des plus grands savants de l'histoire. Mais comment est-ce qu'il est un grand savant de l'histoire Toujours les, les plus grands savants. Est-ce que c'est -ce est facile d'être un grand savant Grand savant, que c'est facile, c'est difficile. Pourquoi c'est pourquoi c'est difficile Pourquoi Donc c'est c'est l'intention, ok la, la question la question du savoir ici c'est pas oui c'est difficile d'apprendre ça veut dire pour être un savant dans n'importe quel domaine sans parler même de la religion dans wa Hazooriyyat dans n'importe quel domaine pour ici même juste dans les domaines de la vie du baman de la dunya pour avoir un doctorat est-ce que c'est facile Ça prend des sacrifices, ok Donc ça prend beaucoup de temps, ça prend plusieurs années de l'étude, du travail, des sacrifices, ainsi de suite. Que parler maintenant de devenir un expert dans l'islam, dans la religion, dans la un vrai expert. Ok Pas pas les experts qui vous montrent à la télé, ok Ça c'est, il ferait même pas, il, fait, il ferait même pas niveau école primaire de l'islam. C'est personne. On parle du vrai expert de l'islam, quelqu'un. Il maîtrise quasiment toutes les sciences de la religion. Okay? Ça, c'est extrêmement élevé comme niveau. Ce n'est vraiment pas du n'importe quoi. Vous comprenez Pour arriver à ce niveau, il faut vraiment... Mais même ça, ce n'est pas ça le plus grand défi. Parce que des personnes comme ça, il y en a des milliers à travers l'histoire. Des dizaines de milliers, peut-être même plus. Alhamdoulilah. Par contre... Si on va voir ici si les personnes qui ont vraiment, les, les savants qui ont gardé leur, leurs empreintes après plusieurs siècles, qui jusqu'à aujourd'hui, leur nom, c'est la référence dans la religion. C'est quoi C'est une poignée de savants. Poignée de savants. Pourquoi ces poignées de savants Parce que leurs écrits avaient quelque chose de vraiment extraordinaire, non En général, ce qu'ils disent, c'est la même chose que ce que les autres savants ils disent. Vous comprenez Mais... C'est un secret entre eux et entre Allah subhanahu wa ta'ala qui fait en sorte que quand on dit Imam Malik, eh bien à travers des, des, quoi, des siècles, des millions, des milliards peut-être de musulmans, ils savent « Ah, Imam Malik, oui, c'est une référence. Je n'ai pas besoin d'être un savant pour ne pas savoir. Malik, c'est quelque chose de grand. Imam Ahmed, c'est la même chose. Alors, l'exemple que je voulais mentionner, Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, une fois, il est arrivé à son masjid pour faire son cours Probablement il avait un cours quotidien hebdomadaire, pour donner son cours de hadith, enseigner des hadiths. Et lorsqu'il est arrivé au masjid, il a trouvé qu'il n'y a personne. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est venu. vide, Il n'y a personne, pas d'auditoire. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est assis et il a commencé à enseigner, à lire ses hadiths. Après quelque temps, il y a un homme qui est entré. Et il a trouvé il est en train d'enseigner. Mais il a enseigné à qui il a Personne. Alors cet homme ici, il dit « Imam Ahmed, il dit Imam, tu parles à qui Il n'y a personne. Est-ce que tu parles au djinn, tu enseignes à qui ?» Alors il dit quoi « Imam Ahmed ?» Il dit « Mais moi je ne suis pas venu pour les gens. Je suis venu pour Allah subhanahu wa ta'ala. » Alors si je viens ici et que je ne trouve pas les gens, je ne fais pas de tahdith, ça veut dire que je suis venu ici pour Pour les gens, pas pour Allah azza wa ta'ala. Vous comprenez Donc ça c'est le top ici, comme on a dit ici, de l'ikhlas, de l'intention, que les gens la présence des gens ou leur absence n'a aucune importance tu as l'intention de faire une bonne œuvre, tu vas la faire jusqu'à la fin pour Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ba'duhum al an certains savants ils ont dit le c'est quoi sa définition Eh bien c'est le fait de ne pas chercher pour ton action un autre témoin que Allah voilà ni quelqu'un qui te donne la récompense à part Allah wa problème aujourd'hui, c'est quoi Lorsqu'on parle d'une citation comme ça, ça, ça nous fait penser à quoi al c'est de faire des bonnes œuvres sans chercher un autre témoin à part Allah Azod. Sans vouloir un autre témoin qui témoigne de nos bonnes œuvres à part Allah Azza De nos jours, ça vous fait penser à quoi si, si je vous dis à partir de cela, vous pouvez faire une thèse de maîtrise sur niyette, alors ça serait quoi Faites, euh, Choisissez un sujet original et pertinent et contemporain à partir de cette citation-là. Faire les bonnes œuvres sans chercher un autre témoin de nos bonnes œuvres à part Allah Azza Oui, les réseaux sociaux. Ok, les réseaux sociaux. Alors combien il y a, je ne parle pas ici déjà, mais encore, je ne parle pas de ce qui est du mal et ainsi de suite. Mais combien ce qu'il y a de personnes qui sur les réseaux sociaux cherchent la reconnaissance des autres. Pourquoi Pour les, pour les bonnes œuvres, pour le amal salih. Ok. Voilà un hadith. Je, vous, je partage avec vous un hadith. Je vais vous le partager sur internet. Je vais le mettre. Mais là, je vais attendre. Il n'y a personne qui me dit quelque chose. Il n'y a personne qui me remercie. Il n'y a personne qui me dit « Allah. Il n'y a personne qui me dit « Ok, chercher la reconnaissance pour les bonnes œuvres ». Ça, c'est chercher quoi Un autre témoin qu'Allah Azzawajal. Combien de personnes ont vu Combien de personnes ont aimé Et l'a s'attacher à cela, Et eh bien, ça, c'est un problème avec le « ikhlas », avec la sincérité. Ou la même chose ici, chercher la récompense, vouloir que quelqu'un me récompense. Les bonnes actions, elles doivent être pour Allah Azza wa Jal En attendant la récompense seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala Et pour ce qui est du témoignage, c'est pour ça Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran Faire les bonnes œuvres dans l'invisible C'est quoi Dans l'invisible ici, ça veut dire dans le privé Parce que dans le privé, il n'y a personne qui te voit Et lorsque tu fais une bonne œuvre Allah, il y a un hadith du prophète je ne me rappelle pas exactement du wording des mots mais le sens c'est un hadith authentique du prophète qu'Allah il agrée et il est satisfait et il aime son serviteur qui est dans un milieu rural quelqu'un qui est dans la campagne il est tout seul à l'extérieur de la ville il n'y a personne avec lui il, y a personne, il est complètement éloigné et que c'est le temps de faire la salat et qu'il va faire le adhan. pourquoi parce que là le adhan, quelqu'un, juste subhanallah cette semaine il y a quelqu'un m'a demandé cette question question intéressante, quelqu'un cette semaine ça, ça, ça vient de me rappeler cette question quelqu'un cette semaine il m'a dit j'ai une question il m'a dit je veux juste savoir okay? je ne suis pas en train de remettre en question je veux juste apprendre il dit je sais que dans le temps du prophète sallam, il y avait le adhan, l'appel à la prière pour que les gens ils viennent à la salat Il dit mais aujourd'hui c'est quoi la pertinence de faire le Adhan sachant que par exemple à Montréal on le fait dans le masjid et parfois c'est si quelqu'un il va ouvrir le masjid il y a personne encore dans le masjid il fait le Adhan personne qui l'entend dehors vous comprenez et les gens ils peuvent savoir c'est quoi l'heure d'entrée de la salade. alors ce qu'il y a encore une pertinence pour la Adhan pour le Adhan et la réponse c'est quoi c'est que le Adhan c'est une ribad C'est pas encore une fois, toujours, ne pas toujours faire cette erreur-là de tout quantifier, de, de dans toute chose voir la valeur qui est quoi la valeur concrète de la chose, la valeur matérielle de la chose. S'il y a personne qui a entendu le adhan, c'est quoi le but de de faire le adhan alors Non non non. Le adhan c'est une ibadah. Tu le fais avant tout pour que Allah Azawajal il t'entende. Tugliya dhikr Allah Azawajal on le sait même si on le voit pas qu'il y a d'autres créatures d'Allah Azza qui témoignent de Aden. il y a des malaïka qui témoignent de tant Adan il y a quoi des djinns et parmi les djinns il y a des musulmans il y a des croyants anna minna OK Donc, Ça, c'est la dimension qu'on doit accorder à notre religion. Toujours ne pas oublier la dimension de l'raïb. De nos jours, ça a l'air que plusieurs musulmans, ils oublient là, cette, cette dimension de l'raïb, du monde de l'invisible, qui est plus importante qu'une une fois que « Ah, la, la science, elle a prouvé que telle chose !» que euh, ne pas manger la viande de porc, c'est bon pour la santé. Ah, la science, elle a prouvé que lorsqu'on ne boit pas l'alcool, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ah, la science, elle a prouvé que lorsqu'on fait la salade et que lorsqu'on va mettre notre franc sur la terre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, et les neurones dans notre tête et il y a une recherche, ok Quand on devient trop, trop, trop, trop, trop dans ce, dans ce jeu-là jeu et on entre dans un cadre de scientisme dans lequel on essaie de prouver, de justifier tout ce qu'on fait et qu'on oublie l'essence même de la religion qui est quoi Qui est hmm La pureté des intentions et de placer la religion dans le cadre plus grand de cet univers, cet univers-là qui est plus défini par l'invisible que par le visible plus défini par le Raib que par Al-Shahada. Qu'est-ce qu'on voit ici aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut décrire okay Ce qu'on peut décrire dans cette salle, dans cette halaqa, si on va vous donner ici deux pages, trois pages pour écrire qu'est-ce que vous avez vu, ça va être limité. Probablement deux, trois pages, c'est suffisant. Vous allez voir j'ai vu euh, une vingtaine, trentaine de personnes, si vous connaissez leur nom, vous allez mettre leur nom, ils étaient assis où, il y avait combien de tables, combien de chaises, combien de lumières, ok Mais après ça, après un certain temps, on a beau essayer de trouver autre chose à dire, ben il n'y aura pas grande chose à dire. Mais là, ce, ce qui nous échappe, c'est que dans cette salle-là, il y a beaucoup plus d'invisible que ce qu'il y a de, de visible, ok Que ce soit à l'échelle macro des choses puissantes, des choses grandes, qu'Allah a créé ou que ce soit à l'échelle du, du micro qu'aujourd'hui la science, le moindre qu'elle peut arriver ici, si c'est à l'échelle atomique, qu'est-ce qu'on apprend en chimie et ainsi de suite. Mais après ça, il y a d'autres choses encore plus petites qu'on n'a pas encore quoi, découvert. Donc la religion, on a place dans ce cadre-là, ce cadre universel qui est plus grand, qui est « alamul gaybi wa shahada », le visible ainsi que, que « l'invisible ». وقال مكهول ما اخلص عبد قط 40 يوما الا ظهرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه الدي مكهول رحمه الله لاني جان سافون ديال الاسلام ecoutez bien cela tout celui qui fait le ikhlas qui prend bien soin de ses intentions de purifier ses intentions pour Allah pendant 40 jours. Qui al hikma la sagesse va naître dans son cœur et va apparaître dans ses paroles La hikmah. Allah Azza wa Jalla va lui accorder quoi La hikmah. Parce que pour avoir la, sa la sagesse, il faut avoir un cœur qui est pur. Le plus que le cœur est pur, le plus que les conclusions, les réflexions seront pures, seront claires, seront les bonnes choses. Allah Azza wa Jalla, il va ouvrir à cette personne. Là, la réponse toujours à une question qui se répète souvent « je voudrais apprendre ma religion, je voudrais mieux connaître ma religion » les réponses elles sont connues elles sont standards elles sont bonnes bien sûr il dit le prophète l'acquisition de la science et bien ça vient avec l'apprentissage c'est normal il faut lire il faut rencontrer des savants il faut demander des questions et ainsi de suite mais il y a aussi une autre chose qui est l'intention il y a que lorsqu'on apprend la science avec la bonne intention Allah Azza wa il ouvre des portes qu'il n'ouvrirait pas n'ouvre pas à quelqu'un qui n'a pas la bonne intention. Vous comprenez C'est pour ça que il y a des savants comme on a dit à travers l'histoire Allah Azzawajal leur a donné des compréhensions tellement pointues des déductions tellement pointues que c'est pas quelque chose que tu vas avoir juste en lisant un livre. Ok un fait d'Allah C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala que lui il voit de façon plus profonde que le commun des personnes Comment est ce qu'il voit la religion, lui il voit la, lui il voit la même chose et encore plus profond que, que cela. Amma al-Harawi, faja'ala al tasfiyat al kulli Imam al-Harawi, l'auteur du livre original, celui qui est avant Madarid al-Salikid, il dit que le ikhlas, la purification, c'est quoi Eh bien, c'est le fait de nettoyer notre intention de toute autre mauvaise intention, autre que pour Allah Azza wa Jal, que ce soit iradatu euh, al-Nafs, donc iradatu al-Nafs, les volontés du cœur, ou bien la volonté de, de s'embellir, de se promouvoir auprès des autres. On peut le faire soit par... Espoir de gagner quelque chose des autres, de craindre d'avoir un mal, du mal qui nous, qui nous arrive des autres. Alharabou min dhammihim, ahtalabou tardi mihim mahabbatihim. Vouloir que les gens nous aiment ainsi de suite, vouloir que les gens nous aident, que les gens vont être là pour nous, parce qu'on dise de toi que tu es quelqu'un de pieux. Tout ça, c'est contraire à l'intention qui est Qui est pieuse, peut-être, je, je sais pas, si j'avais raconté ça dans cette dans cette euh, halaqa, ça veut dire dans cette série de halakah, mais une fois, je suis rentré chez euh, je suis entré chez quelqu'un, un boucher au fait, qui vendait la viande, et là, il a parlé à l'un de ses à l'un de ses clients parce qu'il y avait il avait il avait mis le Qur'an, ok, il avait mis le, le de du Qur'an, donc le boucher avait du Qur'an, on peut entendre récitation du Qur'an. Alors, pour promouvoir sa viande, il a dit à ce client, il lui a dit, regarde la viande chez moi. Non seulement elle est halal, mais elle reçoit la ruqya en plus. Elle, peut, elle, peut, elle reçoit la récitation du Coran. Okay? Donc ça, c'est utiliser quoi La religion pour quoi Pour ad dunya. Parce que en, en écoute, en, si on met le Coran, on le met le Coran pour se rapprocher d'Allah. Pour craindre Allah, ce pas pour promouvoir notre viande. Vous comprenez Donc il y a une grande différence entre...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 Si je fais mes actions en plongeant dans mon action, je regarde l'action, je porte trop d'attention à ce que je suis en train de faire. Ça veut dire à mon sacrifice. Et là, comme on a dit tout à l'heure, il y a un problème avec le avec « le, ikhlas ». Vous voyez Je récite le Coran. Et là, lorsque je récite le Coran, à la place d'essayer de méditer sur le Coran, de voir comment est-ce que le Qur'an, il me rapproche d'Allah Azzawajal. Non, moi je me rapproche plus sur... Ah, uh, c'est bien. Tu as lu beaucoup de Coran, Tu peux lire encore plus. Et là, tu vas... Ok, je ne le fais pas pour Allah Azzawajal peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose ici, ok Donc, ça c'est un peu minutieux, ok Il y a une petite distinction ici entre... Je le fais parce que j'aime la bonne œuvre. Et entre le faire... Pour encore une fois se vanter, c'est comme se promouvoir à moi-même, je me vante à l'intérieur de moi-même et là comme on a dit tout à l'heure ça peut faire naître le fameux ici, le fait de se leurrer de soi-même, d'être trop satisfait de, de soi-même, ce qui n'est pas bien ici dans le domaine de l'ibad, oui. avoir un groupe et lire le Coran ensemble. Pourquoi exactement Les ulama, ils disent que ça, c'est quelque chose que les salaf, que ce soit les sahaba et autres, qui n'ont pas fait. Okay? Donc, si c'est un groupe qui est pour Tadar ou sur le Coran, les gens se rencontrent pour apprendre le Coran ensemble, soit pour que celui qui ne connaisse pas assez le Coran, qu'on lui, que lui enseigne, que quelqu'un d'autre lui enseigne, s'il y a des gens qui sont plus qualifiés du Qur'an »,« le Qur Apprendre du Qur'an », il n'y a pas de problème. Ou si c'est pour partager ensemble l'essence du le Qur'an. Les gens vont dire « Ok, on est un groupe de dix personnes, on se rencontre une fois par semaine. » On va dire la semaine prochaine « Inch'Allah surat al-Kahf » Par exemple, surat al-Mulk, surat al-Naml. Chacun de nous, eh bien, il va lire la surah, il va essayer de l'étudier, lire des livres, tafsir et tout. Après ça, on va venir ici pour parler de cela. Ça, c'est excellent. « Majalis al-Vikr » auprès d'Allah, c'est le meilleur des choses, il n'y a pas de problème. » Mais si c'est juste se rencontrer pour réciter ensemble, ok, on va tous réciter ensemble, alors là, les ulama, ils ne l'ont pas ils ne l'ont pas fait, parce que encore une fois, ça, ça peut ouvrir la porte un peu vers, le, vers une forme d'ostentation ici, de ria, et que si je suis capable de faire cette œuvre tout seul, je n'ai pas à la faire en groupe, et bien normalement, je la fais tout seul. Ok, regardez, si c'est une façon de se motiver, la même chose. On ne veut pas faire quelque chose que les pieux ancêtres n'ont pas fait, ok, parce que ça ouvre la porte à des bid'as, ah, ainsi de suite. S'il peut y avoir des exceptions ici, avec une intention, encore une fois, vraiment exceptionnelle, c'est si pour amener, vous le faites pour amener d'autres personnes qui habituellement ne lisent pas le Coran, ainsi de suite. En général, ça c'est des personnes qui déjà à l'origine ne savent pas bien lire le Coran. Alors, faites-le avec l'intention de leur apprendre le Coran, le tadouid et ainsi de suite de al-kahf pour qu'il n'y ait pas encore une fois ici d'aspect questionnable de l'action parce que comme il a dit le prophète que les innovations et eh bien ça avec le temps, toujours c'est pas le problème d'innovation souvent c'est pas le premier pas okay? c'est comment ça se développe, qu'est-ce que ça devient à plus long terme, c'est pour ça il faut faire attention, donc ici la promouvoir comme une halaqa pour apprendre à réciter sourate El Qaf, que ça, ça doit être l'objectif. Après ça, la bonne œuvre en tant que telle, la récitation du Surah El kaf normalement, c'est mieux que chacun la fasse pour soi-même. C'est une riba personnelle personnel, oui. C'est le but d'avoir la récompense. Oui. La récompense de faire seul ou de faire en groupe parce que c'est la même récompense ou c'est différent Pour juste pour réciter Juste pour avoir la récompense de faire la. Individuellement, c'est mieux pour s'y aider au Coran. Okay? toujours regardez la récompense pour les actions est-ce que c'est mieux collectif ou c'est mieux individuel la règle c'est que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à faire individuel eh bien la récompense c'est le mieux individuel ce qu'il nous a appris à faire en groupe c'est mieux en groupe salat salat ou l'icha par exemple eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que pour les hommes ça se fait en groupe la faire en groupe c'est mieux pour un homme que la faire tout seul c'est plus de adulte Euh, la prière maintenant de la sunna, prière de la nuit, -layl. la meilleure c'est quoi Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné à le faire de façon individuelle. La récompense c'est mieux de la faire de façon individuelle que de la faire en groupe. Pour la c'est mieux à la maison Pour la prière en groupe La ouais. salade est meilleure à la maison, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants disent elle va avoir la récompense de l'homme qui prie dans le masjid. Oui. Ça c'est pour les uns, ok Pour la prière, pour les prières obligatoires, la salat, elle est meilleure pour la femme à la maison. Sa récompense elle est meilleure à la maison. Ce qui ne veut pas dire en passant que la femme ne prie pas dans le masjid, ok Vous Voyez ici différence ici c'est pas. On cherche pas toujours les, parfois on cherche les axes, les meilleures récompenses. Parfois on cherche quoi Ce qui est plus bénéfique dans un autre sens, même si a priori la récompense elle est moindre. Alors là, ça ne veut pas dire que, comme je pense qu'on l'a déjà expliqué dans d'autres halaqas, mais on le répète brièvement, parce qu'il y a des personnes qui pensent que la femme ne devrait pas aller au masjid, c'est parce que dans tous les cas, sa salade à la maison, c'est meilleur que sa salade dans le masjid. La... la La thèse de base, elle est bonne, la conclusion elle est mauvaise. La thèse de base, oui, la salat de la femme dans sa maison, elle est meilleure que sa salat au masjid. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, cela n'implique pas qu'elle ne devrait pas aller au masjid. Pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons-là, c'est que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles-mêmes, eh elles partaient souvent pour faire la salat au masjid. Si ce n'était pas la bonne chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur, leur aurait dit quoi Mais je vous ai dit qu'il faut prier à la maison, il faut pas prier au masjid. Comprenez, Professeur Rasim Lamionkier. Deuxième chose ici, c'est que dans le masjid, il y a d'autres avantages que qu'on ne trouve pas à la maison, comme le fait d'apprendre sa religion. Donc une femme pourrait dire, moi je vais aller au masjid pour quoi En faire la salade de groupe et pour entendre le rappel, va voir un dars, pour rencontrer des sœurs. Elles vont me faire des rappels. Elles vont m'aider dans ma religion. Donc, dans... oui, pour la salette. Si c'est juste pour la salette, la salette à la maison, elle est meilleure pour la femme. Et les ulama, certains ulama, j'ai déjà entendu des ulama, dire qu'elle va avoir la même récompense que l'homme qui prie dans le masjid, qui prie en groupe. Elle, en prie à la maison. la même chose pour la Oui, pour la djama'a. Je parle de la djama'a. Oui. Oui. Non, ça c'est pour les enfants. Qui bien comme et à ma connaissance ça c'est même ça c'est pas c'est pas toute la nuit. OK, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai vérifié la dernière fois de Kalam ou Ulama, c'est juste le petit moment après le Maghrib, c'est parce que c'est un moment lors duquel shayatin ils sortent. Non. Ça c'est pour les enfants. Taïb, revenons ici encore une fois. Alors il nous dit ici, fa... وفي هذه الدرجه يتخلص من هذه البليه فالذي يخلصه من رؤيه عمله مشاهدته لمنه الله عليه وفضله وتوفيقه دونك لاي سي ان اوتر ديمونسيون كاينه de ce « self-accomplishment », si on peut l'appeler. Il y a quelque chose à l'intérieur qui dit que tu as fait un grand accomplissement aujourd'hui, tu as fait de bonnes œuvres, tu te réjouis de cela, vous comprenez Et là, ça pourrait te pousser à te vanter de ta, de ta bonne œuvre, de te leurrer de ta bonne œuvre. Et ça, ça vient quoi un peu Entacher le « ikhlas » de la personne. Alors, quelle est l'alternative Ça, c'était la question de la sœur tout à l'heure. On a dit que la réponse, elle va venir. Quelle est l'alternative Maintenant, quelqu'un va dire, « Mais alors, je dois ressentir quoi Est-ce que je dois juste être neutre Je dois juste ne pas avoir de sentiments quand je fais les bonnes œuvres C'est quoi qu'il faut avoir Si je pas, je ne peux pas me sentir mal parce que j'ai fait une bonne œuvre, c'est normal. Mais si je ne peux pas me sentir euh, fier de moi-même, alors c'est quoi l'alternative Est-ce qu'on peut juste faire des accents sans émotion Non. Alors l'alternative elle est simple. C'est comme il nous dit ici. Il voit que cette bonne œuvre, eh bien, que c'est quoi C'est un don d'Allah azawajal. Elle n'est là que par l'aide d'Allah azawajal. Il se réjouit de la bonne œuvre, mais il se réjouit de la bonne œuvre comme nirma d'Allah azzawajal, pas comme son accomplissement à lui. Vous voyez Il y a une différence entre les deux, entre le fait de se sentir « je suis juste trop bon, c'est pour ça que j'ai fait cette bonne œuvre, c'est pour ça que euh, j'ai fait cette sadaqah, parce que je suis quelqu'un de très généreux. » Il y a une différence entre ça et entre le fait de se sentir quoi Heureux Et se réjouir du fait que Allah Azza wa il m'a aidé à faire cette sadaqa. Il m'a aidé à faire mon sacrifice. C'est lui qui m'a donné l'argent en plus de cela. C'est lui qui m'a donné la bonne volonté de faire le bien. De ne pas dépenser cet argent-là dans le mal par exemple. Et c'est lui qui va me récompenser aussi pour cela. Vous voyez Ça c'est l'alternative. Parce que ça ici c'est la ibadah. Ça c'est la ibada C'est ça le domaine de, de la ibada de l'adoration d'Allah Azza wa D'être toujours avec Allah Azza wa et pour Allah subhanahu wa ta'ala toutes nos œuvres et même nos sentiments eh bien ils sont dédiés et consacrés à Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah azza wa il dit même notre bonne volonté eh bien c'est par la volonté d'Allah azza notre bonne volonté elle est par La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah Rabbu ala alameen wa anna hula khul liya wa nafou lem yakun min firli sali un al beta et que si l'être humain était laissé à lui même, si Allah Azza waud ne m'aidait pas, qu'est-ce qu'il va me rester de moi? Rien du tout, parce que la nature humaine, c'est quoi la nature humaine? La nature humaine Elle pousse vers quoi? la nature humaine dans son essence elle pousse vers la paresse n'est-ce pas vers le divertissement vers les shahawats les passions comme Allah Azza wa il dit que l'être humain il est quoi ignorant il est injuste l'être humain de par sa nature l'être humain qui, qui vit selon ses passions selon al hawa selon ce que mon cœur me dit de faire Cet être humain-là, dans la partie majeure des cas, il est poussé vers quoi hmm? C'est pulsion, ok, c'est euh, paresse. Imaginez, je vous donne un exemple. Imaginez si comme, on va penser comme un enfant, comme un petit enfant pour un petit, pour un petit instant ici. Imaginons si c'était si possible d'avoir un monde Sans argent, un monde dans lequel tout est gratuit. On n'a pas à payer pour rien du tout. On paye pas. Ce n'est pas important d'avoir de l'argent. Tu veux avoir quelque chose, tu vas quelque part, tu l'apprends et tu, tu, tu l'aimes. Qu'est-ce qui va se passer lundi prochain, lundi matin? Tout est fini. Dans, dans quel euh, comment comment vous allez imaginer Montréal lundi à 8h du matin? Tout le monde est en train de dormir. Okay. La majorité des personnes vont dormir. Pourquoi travailler okay. le, le fameux mythe là qui dit que euh, bon, les gens ils travaillent pour remplir leur désir d'accomplissement et je sais pas quoi et remplir leur objectif personnel de nananana. Okay, ça C'est pour une minorité de personnes. La majorité de personnes. Ok, ça c'est juste une petite histoire qu'ils se racontent à eux-mêmes pour pour essayer de trouver une justification pour rendre ça plus agréable. Je ne dis pas que c'est mauvais, okay je suis juste en train d'écrire la, la nature humaine. Mais pour la majorité des êtres humains, ils n'ont pas le goût de sortir le lundi à 8h du matin pour aller travailler, de se réveiller à 6h30 pour se préparer, pour laisser leur lit, ainsi de suite. Eh bien, ils sortent par quoi Par la contrainte, par la contrainte de la vie qui dit que si tu ne travailles pas, eh bien, il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, soit tu ne peux pas avoir ce que tu aimerais avoir, ou bien... Pire encore, tu vas, trouver, tu vas te retrouver dans le trouble et tu vas avoir des factures non payées, des gens qui courent derrière toi et des agences de collection, de recouvrement. Donc là, les gens travaillent. Quoi le sérieux des gens, c'est par la contrainte. Par la contrainte. Okay oui, on dit tous, tout le monde, tout le monde aimerait ça. Okay en théorie, tout le monde aimerait ça que, par exemple, étudier, étudier lire des livres et tout, que ça serait par plaisir. Beaucoup de personnes n'aiment pas ça, venir à l'université se faire dire par un professeur que vous devez lire tel chapitre et faire telle chose, va avoir un examen. Ok, en théorie la majorité des personnes dirait non, moi j'aime la science, j'aime apprendre, mais j'aimerais ça juste avoir la liberté de prendre des livres moi-même et lire et découvrir ce que des questions et ma propre curiosité et ainsi de suite. Ok, ça c'est en théorie, mais en réalité Si ce n'était pas que le diplôme est une exigence de la société, ou bien dans un certain, ce n'est pas l'exigence la, la seule, mais dans plusieurs domaines de la société, le fameux diplôme des études, c'est une exigence, ok et Que pour avoir ce diplôme-là, il ne faut pas payer, il ne faut pas travailler, il ne faut pas passer des examens et tout, eh bien les gens ne vont pas apprendre, les gens ne vont pas lire, les gens ne vont pas... Qu'est-ce qui nous pousse ici C'est la contrainte, encore une fois, de l'examen la semaine prochaine, de telle chose. Donc, l'être humain, de par sa nature, il tend vers la paresse, à prendre les choses à la <coughs> légère. Quelqu'un va dire, il y a des exceptions. Je connais quelqu'un, oui, il y a des exceptions toujours, mais même ces personnes-là d'exception, remarquez que le sérieux dans leur vie est une exception. Si on les connaissait vraiment dans leur vie en général, eh bien, l'être humain, comme on l'a mentionné, il tend vers, dès qu'on lui donne l'occasion ici de, de se lâcher un peu et qu'on ouvre les portes et qu'il n'y a pas de contrainte il n'y a rien qui le ramène au chemin de la volonté, du travail, du sacrifice, l'être humain en général, il va tendre vers ce qui est plus, plus lousse, si on peut dire ça. Donc là, lorsqu'on fait des bonnes œuvres, oui, on peut se réjouir, mais on se réjouit du fait que c'est Allah qui nous a donné cette motivation qui nous a mis sur le droit chemin. Et les gens de Al-Jannah, ils vont dire quoi Alhamdulillah, il a dit, il a vont... il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, البطله وهي منبع كل شر ومأوى كل ومأوى كل سوء وما كان هكذا لم il vient d'Allah par led d'Allah subhanahu wa ta'ala comme on a dit celui qui comprend pas cela il a un vrai problème okay? ça veut dire il n'a vraiment pas fait un travail d'introspection de se connaître lui en tant qu'être humain Ça veut dire que pas quelqu'un qui porte une grande intention, attention à sa vie. On a parlé avant de cela de la station de « L'autocritique, l'auto-jugement, se juger soi-même, l'auto-évaluation. Que ça c'est important de le faire de façon quoi Routinière, de façon quasi, quasi quotidienne. Que le croyant toujours il est, il est conscient de ça de sa situation, que ça doit être la norme pour nous de se dire comme ça, de temps à autre et assez fréquemment, quelles sont les erreurs que j'ai faites aujourd'hui Les erreurs, ce n'est pas juste euh, j'ai insulté quelqu'un, ce que n'est pas juste ça des erreurs. Des, quelles sont les erreurs, les mauvais choix que j'ai fait aujourd'hui On va voir qu'il y en a plein. Et on ne va pas dire qu'il faut tout regretter parce qu'il y a des choses qui font partie de notre nature humaine. On est comme ça. On ne peut jamais être parfait. L'être humain, Il est faible. Mais qu'est-ce que ça, ça amène Ça amène, encore une fois, ce sentiment-là, requis et nécessaire de... Quoi Sentiment d'imperfection. Sentiment, la reconnaissance de l'imperfection. Quelqu'un va dire, pourquoi est-ce que ça c'est bien de... de... Quelqu'un va dire, mais c'est pas bien de, de se penser être imparfait, c'est négatif. Non, c'est faux. Pourquoi c'est faux ben, on, on accepte tel qu'on l'est. Okay. Euh, encore une fois, de nos jours, le monde capitaliste, c'est la, la culture. C'est une culture capitaliste. Ce n'est pas seulement dans les grandes corporations. C'est une culture. Dans le monde aujourd'hui, la, la majeure partie du monde, les êtres humains ont un mindset, un raisonnement qui est quoi Capitaliste. En le, en le sachant ou Sans le savoir. Qui est fondé sur... On cherche l'idéal... On cherche la perfection, on cherche la performance et on cherche quoi La productivité, productivité, ok, productivité. Ça a l'air d'être bon, mais attention, si c'est pris de façon absolue comme ça, c'est dangereux. Si ce n'est pas mis dans un cadre bien particulier, ok, un cadre raisonnable qui répond à notre nature humaine et qui répond bien sûr à nos objectifs, nous en tant que muslimines, qui est de chercher l'akhirat, de faire ibada d'Allah Azzawajal, si ça sort de ce cadre et ça échappe au contrôle, ça devient dangereux. Pourquoi ça peut devenir dangereux Qui pourrait nous dire pourquoi c'est dangereux T'amène à l'égarement, de, quel, de quelle façon Qui pourrait nous citer des exemples Alors toujours, est un, pourquoi est-ce que je vous demande de répondre C'est parce que c'est important de faire ce genre de réflexion, qui, qui, développer ce sens critique-là de, de la réalité. Toujours c'est important dans la vie de prendre un peu du recul et de voir ce qui est aux alentours de moi. Qu'est-ce qui, qu qui est bon et qu'est-ce qui est mal Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien Comme ça, je ne vais pas être un mouton, quelqu'un qui suit à l'aveuglette ce que tout le monde fait, moi je fais, ce que tout le monde dit, moi je le dis qu'est-ce qui, qu qui pourrait être dangereux avec cela selon vous oui rendre le haram halal ok ça pourrait être oui, une conséquence indirecte une exagération. exagération dans quel sens barakallahu <coughs> ok donc entre autres ici c'est même si ce n'est pas exprimé Mais ça devient cruel parfois, ok C'est qu'on s'attend des êtres humains d'être comme des machines. Que Les êtres humains n'ont plus droit à l'erreur. On ne va pas le dire ouvertement, parce que ce serait méchant de dire ça ouvertement aux gens. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais en pratique, il va avoir des règles, soit des règles sociales informelles ou des règles formelles, organisées, qui font en sorte que celui qui fait des erreurs, eh bien, il va payer très, très cher pour cela. Même des petites erreurs comme ça, parce qu'on ne va pas tolérer. Tu fais l'erreur, tu es out. On te fait sortir du système complètement. Ça, c'est un système de machine, ce n'est pas un système d'être humain. Vous comprenez Donc, là, oui, il y a la question aussi, encore une fois, de mettre... L'être humain, si on le met toujours à 100%, on met toujours... Un Comme, comme un ordinateur, ok On va mettre le processeur à 100%. Il roule toujours à 100%. Vous connaissez le mot pour cela Tout le monde connaît le mot pour cela C'est un mot qui est très utilisé dans cette société. Qui est quoi C'est une, une métaphore en quelque sorte, mais qui est véridique. C'est le burn-out. Okay? Les gens qui ont burn-out au travail. C'est quoi ça, burn-out au travail C'est la, la machine qui a brûlé. C'est ça C'est clair Donc, burnout, c'est quoi C'est eh bien, c'est la personne, c'est lorsqu'on dit « Non, non, 100%, vas-y, travaille, 100%, 100% !» Et la personne, elle pense vraiment, elle doit livrer le 100%. Tu n'es pas une machine, tu es un être humain, comprenez Et en tant qu'être humain, on a besoin de certains espaces vides dans la vie. Croyez-le ou non. Euh, lisez les livres de nos jours, les livres de... Euh, euh, encore une fois, je ne parle pas des livres. Je parle des livres, là, les fameux, les trucs là, best-seller et tout, euh, sur... Euh, Je sais pas moi la culture corporative américaine et ainsi de suite la performance la gestion du temps gérer sa journée euh, jusqu'à très récemment peut-être ça commence à changer maintenant il commence à, à voir c'est quoi les erreurs un peu commence à changer la la approche mais jusqu'à très récemment c'était quoi c'était euh, comment je peux remplir chaque minute de ma, de ma journée ok comment que, ok j'ai des choses à faire comment mettre chaque Dans un sens, oui c'est bien, c'est la bonne chose comme on l'a déjà expliqué, mais pour nous avec une autre chose ici. Ça veut dire qu'il y a certains moments de la journée, même si tu peux juste faire le tasbih d'Allah Azzawajal, dire « Subhanallah bihamdi, subhanallah il-adhi euh, ». Si tu es physiquement faible, ben, même si tu peux quoi T'allonger et méditer, avoir l'intention de faire quelque chose de bien, penser à du bien, ok Euh, passer du temps avec ta famille, mais avec l'intention de le faire pour Allah, ça c'est productivité. Donc, dans un sens, mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Habituellement, on parle de non, non, tu ne dois pas laisser 5 minutes qui sont vides. Ta journée doit être quoi, back to back. C'est réservé complètement. Ça c'est dangereux. Pour un mu'min, pour un musulman, c'est dangereux. Je vais vous dire pourquoi c'est dangereux. Parce que pour un musulman, regardez ici, Je veux faire la prière de Asr. Où est-ce que je peux faire la prière de Asr, un masjid dans ce quartier Où est-ce qu'il y aurait je Cherche sur internet. Ah, il y a tel masjid ici. Ok, je, je présume que la salat comme ailleurs dans les autres masjids, elle va être à 4h30, mettons 15 minutes, une demi-heure après la Iqama. Et là, je vais vite pour attraper la salat. Là, j'entre dans le masjid. Le MSD il est vide, il n'y a personne. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne Je regarde, ah, la salette, ça se fait à 5 heures. Il y a une demi-heure de plus. Là, qu'est-ce que je fais Soit je fais la salette tout seul et je pars. Peut-être j'ai le droit de le faire parfois, j'ai une urgence à faire juste après autre chose, on ne parle pas de cela. Mais soit je fais la salette tout seul, je vais rater la récompense d'avoir fait la prière en groupe, Très grande récompense pour un homme, beaucoup plus grande que de la faire tout seul, comme on a expliqué tout à l'heure. Ou bien je vais dire quoi Je vais attendre. Je vais attendre jusqu'à ce qu'il vienne. Une demi-heure d'attente. Dans une culture capitaliste, une demi-heure d'attente assis comme ça dans un masjid, c'est une grosse perte de temps. Vous comprenez Être assis dans un masjid comme ça, mon téléphone, où est-ce qu'il est, -ce qu est Je peux peut-être faire des appels. en Ah, il est déchargé. Il n'y a pas, pas d'internet ici, il n'y a rien. Mais... Dans la culture capitaliste, surtout si on s'adresse, celui qui est assis dans le masjid, si c'est un chef d'entreprise, si c'est un homme d'affaires, eh bien là, tu viens de perdre une grosse demi-heure de ta vie à ne rien faire, comprenez Tu aurais dû chercher bien plus tôt pour savoir la iqamah, se fait à quelle heure. Tu aurais dû amener avec toi un livre, tu aurais dû amener avec toi ton, ton laptop pour faire du travail. Non. Dans l'islam, Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quoi? Ar-ribat, ribat le meilleur ibadat auprès d'Allah azza wa ribat c'est celui qui le garde frontière, celui qui garde les frontières des musulmans. Alors il a mentionné parmi le ribat, c'est quoi? Wa salat ba'da as-salat. Attendre la salat après la salat. Dans notre hadith que فانكم ما زلتم in صلاه فان احدكم لا يزال في que tu es dans la salat même avant la salat tant que la seule chose qui te retient dans la salat c'est quoi qui te retient dans le masjid c'est quoi c'est l'attente de la salat dans l'autre hadith parmi les sept personnes sous l'ombre d'Allah azza wa jalla le jour dernier un homme que son cœur il est quoi attaché au masjid il sort du masjid il a ah, J'ai le goût de revenir vers le masjid, toujours il aime être dans le masjid. Alors vous remarquez ici comment est-ce que, encore une fois, la culture, cette culture-là, tellement matérialiste, tellement, comment on appelle ça, rationnelle, qui okay, est basée sur des chiffres et des nombres, parfois ça peut être dangereux parce que ça nous enlève une certaine dimension ici de notre email qui regarde autre chose que, que lorsque je suis dans le masjid. Là, j'oublie toutes choses. J'oublie les, les minutes, j'oublie les secondes parce que Allah Azza wa il me récompense. C'est une ibadah, c'est le commerce de l'akhirah ici. Com vous comprenez Donc ça, c'est un exemple. Et comme on l'a dit, il y a d'autres exemples ici. Il y a le fait, encore une fois, qu'on attend de l'être humain ici d'être une superpuissance, que tu dois être une puissance, tu dois être parfait. Alors, c'est pour cela ici que être conscient de notre imperfection, non seulement c'est une Quelque chose de requis dans la religion, de un. De deux, c'est bon pour nous en tant qu'être humain parce que ça répond à notre vraie nature. Ça ne nous fait pas monter un niveau qui n'est pas le nôtre. Ce n'est pas mon niveau de compétition. Okay, Ce n'est pas bien. Quelqu'un dit « joue euh, toujours dans le, le niveau le plus haut ». que Les gens ils disent toujours « joue dans le... le » Va toujours « aim always ». Toujours euh, « vise le niveau le, le plus haut ». Il y a une limite pour ça. ok tu mets quelqu'un... Euh, un jeune athlète ou quelqu'un qui aime faire le sport et tu le prends, tu le mets dans un niveau extrêmement élevé, compétitif. Il faut qu'il y okay? ait des gens qui le dépassent de loin. Il ne va pas avoir de plaisir avec ce qu'il fait. Il va se sentir mal. Il va se sentir que lui ne vaut rien. Vous comprenez Donc, la même chose ici. Mettre l'être humain dans un état idéal qui n'est pas à lui, c'est mauvais. Et l'autre chose aussi, c'est quoi C'est, comme on a dit, comme il dit l'un des salaf, je pense c'est le Hassan al-Basri, Que si l'être humain, si l'être humain, il disait vrai, ça veut dire si l'être humain ne se trompait jamais dans toutes ses décisions. Regarde, si on pouvait imaginer un être humain, un être humain qui ne se trompe jamais, toute décision qu'il fait dans sa journée, à la fin de la journée, il dit toutes mes décisions aujourd'hui c'était les décisions. Je ne regrette rien. Le lendemain, c'est la même chose. Toute parole que je dis, je dis ça, c'est la meilleure parole, et je le sais. Une semaine après, un an après, j'ai dit mes paroles cette année, c'était toujours tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Je ne, je ne me suis jamais trompé. Qu'est-ce qu'il dit C'est le hasal basri. La main terminale udbe. Il va, il va mourir de quoi De tellement il va se leurrer, il va mourir. Vraiment, il va mourir au sens, sens vrai des choses. Vous comprenez Parce que l'être humain ne peut pas porter une telle chose. Donc, ça fait partie de notre nature humaine d'être imparfait. Et ça, c'est la définition de l'abd, du serviteur. L'abd wa abdun, wa rabd wa rabbon. Allah, azzawajal, c'est lui le maître, c'est lui le seigneur, le parfait, subhanahu wa ta'ala. Et l'être humain, il est le abd, il est le serviteur d'Allah, azzawajal. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de l'importance ici de quoi Regarder nos œuvres. Mais regarder nos œuvres avec un peu de Un peu de critique et de ne pas trop se leurrer de bonnes œuvres parce que je dis, ça c'est une bonne œuvre que j'ai faite avec l'aide d'Allah Azza wa Jalla Walhamdulillahi Rabbil Il y avait une question Oui Oui, exactement. Okay. Donc, tout, tous ces livres-là, okay, les livres de développement personnel et de NLP, je ne sais pas quoi, okay, best seller et ce livre-là va changer votre vie. Et les 7 meilleurs euh, habits, je ne sais pas qui, et l'autre, il va dire, moi j'ai 10 meilleurs habits, là, il va dire, j'ai 49 et chacun invente plus. Okay? Il y a des, on ne dit pas tout ce qui est à l'intérieur, c'est faux. Okay? Il y a des choses intéressantes. Je ne dis pas, il ne faut pas lire. Okay? Il y a des choses euh, très pratiques, on peut les lire par intérêt, par curiosité, pour apprendre de nouvelles théories, de nouvelles informations, mais toujours enlever cet aspect quoi, qui est quoi Passion, toujours se rappeler que ce que je lis ici, c'est juste des mots d'un être humain, normal, vous comprenez Je garde toujours ici ce petit recul et ce regard critique. -ce, je me demande toujours comme question, est-ce que ce que cet auteur, il me présente dans ce livre, est-ce que vraiment lui, il implémente ça dans sa vie Est-ce que vraiment sa vie, la vie comme ça, de façon quotidienne, tout ce qu'il me dit comme ça, il l'implémente 99% que non. Compris. Sauf si le livre, il porte sur quelque chose d'extrêmement extrêmement précis. C'est une pratique bien précise qu'on fait une fois par jour autre chose. Mais que quelqu'un me présente la vie comme ça, de façon tellement... Okay, coloré et beau et facile et il a trouvé la formule. Si c'était si facile que ça que d'acheter un livre à 20 dollars et de le lire pour devenir, ok, comment devenir millionnaire. Si c'était tellement facile que, que ça que juste d'acheter un livre, lire comment devenir millionnaire et après ça je vais être millionnaire, qui va dire non à une telle offre, Vous comprenez Donc, la vie elle est bien plus différente que quand la présente dans la théorie c'est pour ça toujours toujours toujours toujours en rappel ici la question de la hiérarchisation des sciences la hiérarchie toujours le top la priorité des sciences doit être le livre d'Allah Azza wa Jalla le Karim et la Sunna du prophète c'est ça la révélation c'est ça ce que notre créateur il nous dit à propos de cette vie il nous dit à propos de notre nature humaine par la suite tout ce qu'on lit tout ce qu'on apprend eh bien en le compare face à Ce repère principal. Ce qui passe le filtre, on le prend, on en bénéficie. Ce qui ne passe pas le filtre, on le met de côté. Na. Taïm. On continue. InshaAllah. Wa laoulah Fadl Allahi alaykum <t> wa rahmatuhu mazka min <'en> kum <-t> min <'en> ahd abada. Wa lakina Allah yuzaki min yasha. Il dit Subhanahu wa Taala. Sisneti la mizrikurd d'Allah Azza wa Jalla. Le bien d'Allah Subhanahu wa Taala, bienfaisance d'Allah Azza wa Jalla. Personne parmi nous. Personne ne serait quoi? Purifier. Il n'y a personne qui serait une bonne personne si ce n'était pas avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah, Allah Azza wa Jal qui le dit dans Al-Quran Al-Karim. Allah Azza wa Jal il dit aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam Si ce n'était pas que Allah Azza wa Jal il t'a Ok tu aurais quoi tu aurais? fait des concessions. Même le prophète, il a besoin de l'aide d'Allah, de la protection pour qu'il s'attache à la religion d'Allah, wa taala à sa foi. Premier point ici qui nous mentionne, deux points importants, c'est quoi Premier point ici, c'est de toujours garder à l'œil. Alors comment être insatisfait Regardez, comment être insatisfait de nos bonnes œuvres de un, c'est de regarder les ouyoub, les imperfections, le manquement de nos bonnes œuvres. Qui pourrait nous citer des exemples sur les manquements de nos bonnes œuvres? Qui pourrait nous citer des exemples? Un, un exemple de la vie de tous les jours, comment être insatisfait de nos bonnes œuvres? Donc on fait l'action mais sans avoir nécessairement la bonne intention. Ok, donc si j'ai bien entendu, vous avez dit de façon quoi Machinal. Machinal. Ok, donc si on parle de tel l'exemple de la salade. Ok, j'ai fait la salade. Hamdulillah, c'est bien. Je dis Hamdulillah que l'Azizil m'a aidé à faire la salade. Par contre. L'envers de la chose ici, c'est quoi C'est de ne pas être pleinement satisfait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se sentir bien de faire la salade. C'est bien. Alhamdoulilah, Allah azawajil a m'a aidé à faire la salade. Alhamdoulilah, ici, check mark. Au moins, j'ai fait ma salade. Par contre, je ne suis pas satisfait de ma salade parce que je regarde peut-être l'aspect un peu machinal de ma salade que je manquais de khouchou, de concentration. Vous comprenez J'ai fait un don. J'ai fait un grand don, un grand menton. Et là, l'alhamdulillah, c'est bien. Allah azawodel, il m'a aidé, il m'a facilité de faire cette bonne œuvre. Je dois me réjouir de cela. Alhamdulillah, inshallah, Allah azawodel va me récompenser de cela. Mais pas au point d'être quoi qu complètement satisfait de mon œuvre. Parce que pour être insatisfait de l'action ici, eh bien, je regarde l'imperfection de l'action. Cette action-là, peut-être c'est une grande sadaqa, mais si je suis très riche, alors là je me demande, ok, j'ai fait cette dépense pour Allah Azza pour aider des pauvres, pour construire un masjid, mais j'ai dépensé des multiples de ce montant pour des chances futiles de ma vie à moi, vous comprenez Ce n'est pas une grande privation, vous comprenez Ce n'est pas une si grande privation que cela. La sadaqa que je viens de faire, peut-être elle ne vaut même pas le manteau que j'ai acheté la semaine dernière. Peut-être, vous comprenez Alors, ce n'est pas une grande privation. Donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas donner d'importance à nos bonnes œuvres. Il faut leur accorder leur juste valeur ici, sans qu'elles ne prennent quoi, une, euh, une importance un peu disproportionnelle. Parce que le danger de cela, c'est que le shaitan, il va nous dire eh bien, concentre-toi, tu as fait une action tellement bonne, tu es tellement bon que c'est garanti. Toi, tu vas aller au Jannah, tu vas entrer au paradis, tu n'as pas à craindre, même si tu fais d'autres mauvaises œuvres. Prends ton temps, ce n'est pas grave, okay? tu as trop de bonnes œuvres, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va commencer à descendre doucement, doucement, en suivant les, les pas de Shaitan. C'est pour ça que c'est important d'être insatisfait de nos... De nos bonnes œuvres, ou ma fille, il me tarde de monsieur et monsieur, mais Satan et que dans les bonnes œuvres, même dans même dans nos bonnes œuvres. Eh bien, il y a part du neuf, part du c'est quoi C'est la part de neuf. C'est quoi la part de neuf Regardez, un neuf, notre neuf, encore une fois, notre âme, notre ego, ce qui est à l'intérieur, ok, notre notre réalité en quelque sorte invisible, ce qui n'est pas notre corps. Eh bien, un neuf. Certains vont appeler ça la conscience, ok C'est compliqué de trouver une bonne définition pour un nefs, okay? Parce que c'est tellement une chose ici, de, comme une fois, du monde de l'invisible. Mais un nefs, notre nefs, c'est comme un, un partenaire dur, partenaire d'affaires dur. Il veut avoir une part, un pourcentage dans toute chose. Comprenez Il veut prendre son pourcentage dans toute chose. Alors un nefs, elle veut prendre quelque chose dans toute chose. En allant au masjid, eh bien El elle veut, elle veut, elle veut partir au masjid pour socialiser, pas seulement pour faire la salade. En faisant Ramadan, le jeûne de Ramadan, El elle veut faire Ramadan aussi pour bien manger à l'heure de iftar, ok euh, En faisant, en faisant, en faisant le hadj, El elle veut aller au hadj aussi pour faire un voyage, pour faire le commerce, c'est pour acheter de nouvelles choses et pour et pour et pour bien manger et pour je ne sais pas quoi. Donc neuf va toujours prendre. Et cette part-là part soit elle est halal soit elle est haram, ne parle pas du haram et lorsque c'est dans le halal, elle est halal il n'y a pas de mal, par contre il faut toujours la garder à l'œil pour encore une fois ne pas se leurrer, pour ne pas penser que mon action elle est si pure si, si parfaite que cela qu'il y a toujours quelque chose pour moi je suis gagnant dans cela okay et il n'y a pas de mal, juste, on, veut, on veut juste euh, que ce soit clair ici il n'y okay a, a pas de mal à gagner des chances pour un nefs qui sont halal Allah azawajilladidur al-Qur'an al-Karim. Läsa alla yom dunah, att betaga förlåtelse från Rabbikum. Är i århundraden hade. Det är inte så mycket. Alla har det. Det är a så mycket. Det är inte så mycket. Det är pour så mycket. Det är inte så mycket. Det är inte så mycket. Det är inte så mycket. Det är inte så mycket. Det är inte så mycket marchandises, trade ici, un grand échange, que celui, euh, lui il achète la marchandise de l'Yaman, l'autre il vend la marchandise de l'Égypte et chacun amène et achète et vend, donc il y a un aspect pour un neuf, si Allah Azzawajil dit, c'est pas grave, « Laisa alaykum dunahun, entab taru fadlan min » Mais Robbi ok, et euh, celui qui va euh, dans certains masjids pas tous, alors dans certains masjids, tu sais que Djemoua soir, eh bien, il y a salat le maghrib et que après salat le maghrib Djemoua, à chaque Djemoua, il va avoir le thé, le café gratuit, des sucreries, de je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Et toi, tu es habitué à ça, tu es programmé, tu le sais, ça va être à chaque vendredi. Alors en allant vers le masjid, tu as un petit hawa, une petite passion à l'intérieur de toi-même. Et ça c'est pas mal, si c'est pas la chose qui motive la personne initialement, si c'est pas l'intention qui fait la différenciation entre j'y vais ou j'y vais pas, il n'y a pas de problème avec cela. Mais c'est juste qu'il faut être conscient pour ne pas quoi Pourquoi Pourquoi pour ne pas la servir OK et comme on l'a mentionné pour ne pas avoir une vision si idéale de cela OK et dans nos œuvres aussi il y a hadd de shaytan hadd de shaytan c'est quoi hadd de shaytan même le shaytan il prend sa propre part même dans les bonnes œuvres le shaytan il vole il vole comment est-ce qu'il vole nous dit ici si il a rasoulullah alayhi wa sallam an iltifat ar-rajul salatihi le prophète sallam en, en l'a questionné sur iltifat ou rajul un homme qui se tourne dans sa salat il est en train de faire la salat Et dans sa salat, il entend quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui passe, et avec ses yeux, il regarde comme ça, légèrement vers la droite. Alors, qu'est-ce qu'il dit, alayhi salatu Ça, c'est un petit vol que le shaytan, il vole de la salat de, de la personne. Comprenez Alors, comme il nous dit ici l'auteur, Si ça, c'est... Si le simple fait... De, de, de détourner un peu son regard lors de la salade. C'est le shaitan qui a volé ici une part de la salade. Que dire Que lorsque le cœur, il se détourne d'Allah Azzaud vers autre que Allah Comprenez Alors là, le vol que le shaitan, il a commis, il est encore plus grand. Donc, dans toutes nos actions, il y a une part pour un nafs, il y a une part pour un shaitan. Il y a des vols comme ça. Okay? Il y a des vols sur lesquels on n'a pas nécessairement Toujours Ett Et la deuxième chose c'est kunskap om vad han är önskad av Gud är en del av hans rättigheter som är till förälskelse. Det Allah de nos bonnes önskad c'est le fait de connaître ce qu'Allah Azza rätt att bli önskad. Alla de som är qu'Allah Azza rätt att bli önskad. Alla de som är önskad har rätt att bli önskad. Alla de som är önskad har rätt att bli önskad. Alla de Comme tu as le droit d'être adoré. On ne peut jamais adorer Allah comme il a le droit d'être quoi? Adoré. On ne peut jamais adorer Allah comme il le mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Notre adoration va toujours être moindre que quoi le niveau qui correspond à la grandeur d'Allah subhanahu wa taala c'est pour ça qu'on ne doit jamais se contenter se leurrer de nos de nos bonnes œuvres celui qui ne se qui ne pas en permanence eh bien il est quelqu'un de leurré مغروون okay. finissons avec un autre point très important aussi La budda al khajal ma'a min al amal ma'a badhl C'est la question de al khajal. C'est quoi al khajal Al khajal ici, c'est au sens de d'avoir un certain gêne. Je suis gêné de mes bonnes œuvres. Comprenez Vous savez quand wallahi mathal Quand tu reçois des invités, un invité. Quelqu'un, je vous donne un exemple, OK On ne compare pas la azwadah ses créatures, mais on essaie juste de voir quand on voit aspect psychologie humaine. Un membre de ta famille, qui est très très riche, t'a accueilli chez lui, ailleurs, dans une autre ville. Un jour, il t'a invité. Il t'a dit, viens, tu vas rester chez moi, Inch'Allah, trois jours, quatre jours. Et le gars, il est extrêmement riche. C'est normal. La réception qu'il t'a accordée, tellement il est riche et généreux, okay? très haut niveau. Et même juste en étant chez lui, tu t'es senti mal. Tellement la personne a dépensé d'argent sur toi, ce qu'elle t'a donné, ce que, ce, que, ce que tu dis, ça c'est trop. Ça c'est un problème. Quelque temps plus tard, tu entends parler que ce même membre de famille, eh bien il est en visite dans ta ville à toi. Et toi, tes moyens financiers sont vraiment limite limite. Mais malgré tout, tu te sens vraiment mal qu'il t'a invité chez lui et que toi tu ne l'as pas invité chez, chez, chez, chez, chez, chez toi. Tu vas l'inviter chez toi, ok Tu vas faire de ton mieux, tu es limite, limite, mais tu fais de ton mieux avec les moyens du bord, comme on dit. Comment tu vas te ressentir Même s'il te dit merci, je te remercie beaucoup, ainsi de suite, comment tu vas te sentir au fond de ton cœur Satisfait de l'avoir reçu. Satisfait de l'avoir reçu. Par contre Hein J'ai... Je n'ai pas fait assez, vous comprenez je... Ce qu'il m'a fait, lui, et ce que moi j'ai fait en retour, c'est rien du tout. Je me, je me sens gêné, j'ai un certain gêne, même si je sais que je n'ai pas nécessairement fait quelque chose de mal. Okay pas fait... Je ne peux pas aller voler de l'argent quand même pour retourner la même chose. J'ai fait de mon mieux, je sais que l'intention elle est là, mais quand même je, sens un certain... je ressens un certain gêne parce qu'il aurait mérité quelque chose de meilleur. Lillahi ta'ala al-mathalul a'la Allah azza wa jahil a le meilleur exemple Allah azza wa jahil n'a pas besoin de nous Qu'on lui offre quelque chose ou autre chose Par contre ici encore une fois Être gêné Du niveau de ibadah Qu'on offre pour Allah subhanahu wa ta'ala C'est pour ça Allah azza wa jahil nous parle de ça Dans le Coran al-Karim Dans le Surat al-Mu'minoun Walladzina yu'touna ma'ataw waqulubuhum Allah Azza wa Jalla Il nous parle de ceux qui font ce qu'ils font Alors que leur cœur frémisse Parce qu'ils vont revenir vers leur seigneur Le prophète S.A.W. il a expliqué cette ayah, ce verset de l'Quran Ce n'est pas les gens qui font le mal Non, non, il parle, le prophète S.A.W. il dit que ça C'est les gens qui font le bien Salat, sadaqah, l'acte de charité, le jeûne Ainsi de suite Mais qui craignent qu'Allah Azza wa N'accepte pas leurs œuvres. C'est ça leur crainte. Pas, leur crainte, c'est pas on a fait quelque chose de mal. Leur crainte, c'est on a fait quelque chose de bien, mais on craint qu'Allah Azza wa ne va pas l'accepter parce qu'elle n'est pas assez bonne ou bien parce qu'elle ne répond pas aux critères, parce qu'elle n'est pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. jama'a fi wa su Le croyant, qu'est-ce qu'il a amassé le croyant Son état, c'est quoi Le vrai croyant. Ihsan, c'est la bienfaisance. Il fait le bien avec la crainte. Et avec quoi Un certain... Euh, comment on peut exprimer ça une, une, une certaine insatisfaction. Il fait le bien, mais en même temps, il a une insatisfaction. « Wal marrourou » Celui qui vit dans l'illusion. Alors lui, c'est le contraire. « Jamaha isa'atn » Il a quoi Il fait les mauvaises œuvres et il est quoi satisfait de soi-même en disant, je sais que ce que j'ai auprès d'Allah, c'est le Jannah, Night, Charlotte, ainsi de suite. Okay? Regardez, soyons, soyons honnêtes. Okay? Qu'est-ce qui distingue le musulman? Qu'est-ce qui distingue un musulman? Qu'est-ce qui distingue le croyant auprès d'Allah? Parce que cette, cette, cette question-là, elle on doit, elle doit connaître la réponse. La réponse doit être évidente, doit être claire et elle doit être aussi logique. Okay? Parce que si elle n'est pas logique, de un, elle va être contraire à ce que l'islam nous dit. Et de deux aussi, elle va paraître injuste. C'est pour cela qu'il y a des gens regardez. Je sais qu'il n'y a, a personne qui fait ça comme « Amen verbé, ok, de façon directe. Mais ça vient de façon, façon… ça se développe avec le temps. Vous savez, il y a des gens qui quittent l'islam. Il y a des gens qui quittent l'islam, oui ou non Il y, a des gens, il y a des gens qui rentrent dans l'islam, il y a des gens qui quittent l'islam. Parmi les... C'est Allah Azza wa bien sûr, il sait qui est guidé pour quoi, qui est égaré pour quoi. C'est les question du cœur, c'est trop complexe. Mais on part ici en termes de théorie, de principe. Parmi les choses qui font en sorte que les gens sortent de l'islam, même si eux-mêmes ne réalisent pas c'est quoi. C'est-à-dire, ok, l'islam, il a dit que le musulman, il va aller au paradis, il va aller au paradis pour toujours. Et que le kafir, il va finir en enfer pour toujours. Ok Ça, c'est la thèse numéro un, Principe numéro un. C'est principe. C'est ce qu'on leur a toujours enseigné. Principe numéro deux que certains leur ont enseigné, ou bien qu'eux, ils ont assumé eux-mêmes, c'est que l'islam, c'est dans le cœur. wa rahmatullah. Que l'islam, c'est dans le cœur. Je suis musulman. Je m'appelle Mohamed, c'est ça. Je suis musulman, c'est ça l'islam. C'est quoi le problème selon vous Si on ajoute, si on fait principe 1, addition avec principe 2. C'est quoi le problème C'est quoi le problème dans la logique ici Je répète encore une fois. Principe 1, musulman, il va finir au paradis pour toujours et le kafir va finir en enfer pour toujours. Principe numéro 2. Je dis pas c'est quoi le principe qui est bon, c'est quoi le Moi je parle de ce que les gens ont dans leur tête, OK? Après ça ils font leurs propres conclusions. Principe numéro 2 <rire> hamdulillah être musulman, mais eh bien hamdulillah c'est euh, on est musulman, c'est au euh, fond ce qui compte c'est ce qui est dans le cœur et Allah il est rafourahi Rahim eh bien je m'appelle Mohamed et hamdulillah quoi. C'est quoi le problème Principe numéro mmh? 1. c'est OK? Ok, donc là, vous avez plus fait une critique, ok mais On ne veut, veut pas arriver... Ça, c'est ce qu'on va dire tout à l'heure, c'est la critique de cette réflexion. Mais là, on dit que c'est quoi, quoi, quoi le problème Si c'est vraiment comme ça, c'est injuste. Vous comprenez Si c'est vraiment comme ça, c'est injuste. Pourquoi est-ce que lui, kafir, lui, il va aller en enfer pour toujours Et moi, musulman, je vais aller au paradis pour toujours, sachant que l'islam, c'est ça. Euh, je m'appelle Ahmed Hamad Ali, Fatima, Khadija, et euh, ben, je suis né quelque part en Asie ou en Afrique ou quelque chose comme ça. Là de mes, mes parents, ils sont de là, puis euh, on a un moussafe à la maison, et c'est ça qui fait en sorte que moi, je vais aller au paradis pour toujours, et l'autre, c'est injuste. Allah Azzaoude, ce n'est pas ça la religion d'Allah Azzaoude. C'est pour ça qu'il faut toujours, moi en tant que musulman, il faut qu'à répétition, de façon régulière, je dois me demander qu'est-ce qui me distingue d'un kafir, qu'est-ce qui fait en sorte que moi je ne vais pas aller en enfer pour toujours, si je meurs comme ça, vous comprenez Et la réponse est quoi Eh bien, l'islam, c'est une distinction. C'est une distinction avec mon état. De un, c'est le monothéisme. Je dois vraiment concrétiser monothéisme. Tawhid d'Allah Azzawajal. Je dois vivre pour Allah Azzawajal, dédier ma vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. De deux, faire les bonnes œuvres, en incluant la bonne œuvre la plus importante, qui est la salat, qui est de faire la, la salat. Alors, si moi, dans ma vie, okay, je vis comme tout le monde à l'extérieur, il n'y a rien qui me distingue, moi. Il y a rien. Je ne crois pas que... Il y a du mal et du bien. Il n'y a pas de halal, il n'y a pas de haram. Ma, ma vie, la chose la plus importante dans ma vie. Dans ma journée, lorsque je me réveille le matin, ce n'est pas de satisfaire Allah Azzawajal, ce n'est pas de me rapprocher d'Allah Azzawajal. Euh, ma journée aujourd'hui, eh il n'y a pas les cinq prières qui sont... Regardez, c'est inconcevable de dire que moi, je vais finir au paradis comme ça pour toujours et que l'autre gars, bien qui vit la même vie que moi, il va finir en enfer pour toujours. Juste parce qu'il ne s'appelle pas Ahmed ou ses parents ne viennent pas de tel pays. Vous Il faut, faut la distinction. La distinction de l'islam, c'est ça. Ce qui mène vers le paradis, le fait la différence entre paradis et enfer, c'est iman. Le vrai iman, la foi qui est sincère, ainsi que « amilou salihat, Il les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, dans le Coran Karim, il y en a plein. Mais les bonnes œuvres principales, c'est ça. C'est faire la salade, c'est mon lieu avec Allah Azza wa Jal, mon lien. « Ataouz zakat, payer la zakat, faire les grandes obligations, s'éloigner des grands interdits de l'injustice, ainsi de suite » ça c'est le strict minimum ici pour que je me distingue je me dis ok moi je mérite quelque chose de mieux comprenez sinon ça serait injuste et Allah Azza wa Jalla il est juste subhanahu wa ta'ala Allah Azza al wa Jal la ya'murubi al-zulm wa ta'ala Allah Azza wa Jal il, il, euh, il ne juge jamais par l'injustice par des choses qui et c'est pas ce que le Coran il dit oui Akhi Oui. oui. Ou tu vas aller non, oui OK, oui et non, ça dépend comment ça dépend comment parce que là tu l'as exprimé limite limite, OK ouais. Celui qui dit shahadatayn et qui fait le tawhid oui, notre croyance Ahlus Sunna wal Jamaa. Tout, depuis le temps des Sahaba des compagnons, c'est ce que le Qur'an nous dit, Sunna nous dit que tout celui qui meurt sur le tawhid, il meurt sur l'islam, il va finir tôt ou tard au paradis. Okay? Même s'il avait beaucoup de péchés ou tout. Okay? Ça, c'est la règle. Par contre, il faut le concrétiser, ce tawhid. Est comment est-ce qu'on le concrétise On le concrétise. De un, c'est l'unicité en tant que tel, ça veut dire vraiment... Ce n'est pas dire la ilaha ilaha seulement, c'est dire la ilaha ilaha en comprenant la ilaha ilaha et en le concrétisant. Si on me dit, regarde, euh, tu acceptes mon tawakul, ma confiance, allez en Allah Azod. Si même si j'ai des péchés, même si je fais des choses qui sont mauvaises et tout, je ne crains personne comme je crains Allah. Je n'aime personne comme j'aime Allah Azod. Vous comprenez Ça veut dire qu'il y a un certain limite dans lequel je vais dire, non, non, mais attends, là, tu vas trop loin. Vous comprenez mais, Alors, aussi, on appelle ça Rossatul Mini, il y a des musulmans qui sont désobéissants. Ce ne pas de bons musulmans, ce ne sont pas les meilleurs musulmans. Ils font des choses qui sont haram. Mais eux quand même, pour qu'ils comptent parmi les musulmans, ils doivent avoir une certaine limite dans laquelle ils disent quoi Non. Écoute, Shaytan, là, tu vas trop loin. Vous comprenez Je ne vais pas aller avec toi au-delà au de cette frontière parce que là, on tombe dans le shirk et dans le coffre ainsi de suite. De un. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut une ibadah, il faut des bonnes œuvres. Il n'y a pas de immense sans bonnes œuvres. Ce ne sont pas toutes les bonnes œuvres, mais il faut des bonnes œuvres de base. C'est pour ça que plusieurs musulmans, plusieurs ulamas, plusieurs savants, précisément, comme vous le savez très bien, on ne va pas ouvrir cette... parce qu'on n'a pas le temps pour ce sujet-là, mais plusieurs savants disent que c'est une c'est une condition pour la validité de l'islam de faire la salat. ils disent que la salat c'est indiscutable vous comprenez la salat, ils disent c'est indiscutable. indiscutable pour plusieurs savants ils disent celui qui ne fait pas la salat, il n'est pas musulman. qui ne fait jamais jamais la salat, il n'est pas musulman. pourquoi parce que la salat c'est le sens même de l'islam de la soumission à Allah Azza wa si je ne fais pas la salat, j'adore Allah Azza wa comme moi c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire moi comme on dit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 Elle a dit, il faisait beaucoup de bien, il était connu. Okay, C'était Comme, comme aujourd'hui, il y a les gens qui font beaucoup de charité, les millionnaires là, qui construisent des choses et qui donnent 50% de leur fortune et ainsi de suite. Alors il dit, il était très généreux dans le Jahiliya. Il est mort avant l'Islam. Il dit, le prophète Sassam, il est en enfer. Pourquoi est-ce qu'il est en enfer Il était tellement généreux, il l'a fait. Alors il dit, le prophète Sassam, que jamais dans sa vie, pas une journée dans sa vie, il n'a dit, « Oh Allah, pardonne-moi mon péché le jour dernier. » Vous comprenez Il n'y a pas de « amal salih » Il n'y a, a pas de bonnes œuvres qui sont entre lui et entre Allah. La « ibadah » au sens. Le reste, sadaqa, charité, dire, euh, faire le sourire, okay? le nouveau islam, islam Facebook, islam Twitter, okay? qui est juste « islam, faites le sourire pour entrer au paradis, faites le sourire pour entrer au paradis, faites le sourire. » Oui, sourire, sourire c'est une sunnah. Mais sourire, c'est une sunnah lorsque ça marche dans quoi La conduite générale de l'islam. Ça vient ici pour renforcer, pour faire de toi une meilleure personne. Okay? Faire sourire, dire uh, salam alaykum à ton frère, faire un cadeau à tel. Okay? Ça, ça vient renforcer. Ça vient te faire monter au prochain niveau. Mais lorsque le, la conduite n'est pas là, je ne suis pas un abit, je ne suis pas un adorateur d'Allah. Je ne suis pas la riba d'Allah. La même question ici. Qu'est-ce qui me distingue Vous voyez C'est pour ça que Qu'est-ce qui distingue le musulman, C'est les, les shahadatayn. Après ça, c'est les grands rituels ici. C'est salat, c'est saoum, c'est zakat. C'est ça qui va me distinguer auprès d'Allah Azzawajal. Après ça, bien sûr, il y a d'autres obligations. Éviter les interdits, ok Mais ça, ça fait, ça, c'est pas ça qui va faire en sorte que quelqu'un va finir pour toujours en enfer. voyez right C'est pour ça que même, parfois, les musulmans, comment est les appellent, Les savants, comment est-ce qu'ils appellent les musulmans Parfois, on les appelle les muslimines. Parfois, on les appelle quoi Ahlul Qibla Les gens de la Qibla C'est quoi les gens de la Qibla Et eh bien c'est ceux qui se dirigent vers la Qibla Qui font face à la Qibla Allah Azza wa Jalla nous a créé pour l'adorer On a khalaqtu l'dinna wal-insa illa Illa euh, Très brièvement Incha'Allah Azza wa Jalla. pour finir avec cela Bi idnillahi subhanahu wa ta'ala Donc comme on a mentionné ici L'importance de toujours faire nos bonnes œuvres Pour Allah subhanahu wa ta'ala Tout en se rappelant Tout en se rappelant ici de du fait de l'importance de la science que nos actions, elles doivent être faites. On a parlé tout tout au long de cette séance de l'importance de la de l'intention, mais on va conclure une très brièvement avec aussi l'importance de la science. La science, c'est quoi eh bien, c'est connaître la Sunnah. Ok C'est pas juste l'intention, parce que juste avoir la bonne intention, ça ne justifie pas n'importe quelle chose. Tout comme ne pas avoir la bonne intention, ça ruine les bonnes œuvres. Et eh bien, avec la bonne intention, il faut avoir la science, el ilm c'est agir par l'aide d'Allah Azza wa ça c'est l'intention savoir que c'est Allah Azza wa qui m'aide mais aussi je dois avoir la science apprendre la religion savoir comment faire les bonnes, les bonnes pratiques comme il dit ici al Junaid, comme il l'appelle Al-Dunaid ici c'est qu'il Dunaid Al-Dunaid c'est l'un des grands soufis ok les saints, soufis traditionnels les anciens parmi les adorateurs de salaf et les ulama ils l'utilisent souvent parce que lui il était une référence même chez les soufis al rahimahullah, Al-Dunaid c'était un soufi qui était sur la sunnah et qui commençait à rejeter certaines formes de soufisme qui commençait à apparaître de gens qui faisaient, qui faisaient des choses bizarres ou qui disaient des choses des choses bizarres c'est pour ça qu'il nous cite ici Al-Junaid rahimahullah ta'ala alors il dit Okay, on va finir avec ce point, mais euh, s'il vous plaît, Inch'Allah, c'est vraiment important. Okay, parce que ce point est très très important, on ne veut pas le rater, Inch'Allah, Azza wa Jal. Euh, ils disent qu'il y a Ahlul Ma'rifa, Ma les connaisseurs. Les soufis faisaient référence souvent aux connaisseurs, quelqu'un qui connaît Allah, Azza qui connaît Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors ils disent, Ils arrivent au niveau de délaisser les mouvements. C'est quoi délaisser les mouvements Ça veut dire délaisser les bonnes oeuvres, OK Donc, regarde. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Batin oui. L'Batin, haqaiq, haqīqa, haqaiq, haqīqa, sharia, OK OK, ça c'est les termes, les termes soufis, OK Faut faire attention, ça c'est faut vraiment parce que ça c'est ça c'est les pièges typiques, OK Donc, c'est quoi Ils appellent ça la haqīqa, la vérité. Certains ils appellent ça Le batin, Le batin. Alors, ils disent, la science de la haqiqa est la science de quoi De batin. Les mots en tant que tels peuvent passer. Ça peut avoir un bon sens. Ça peut sembler beau. Okay? Le problème, c'est les, les sens que certains soufis extrêmes leurs accords. Alors, c'est quoi la haqiqa La haqiqa, ils disent, il y a haqiqa versus quoi C'est quoi le contraire de ces... Ce pas tous les soufis, ok les... C'est certains soufis vraiment extrêmes, la biza. Et c'est le contraire de haqiqa chez eux, c'est quoi C'est... Shari'a, ok Donc, ils disent, shari'a, c'est pour les awam. Ça, c'est la loi d'Allah Azza wa Jalla, la loi, Shari'a, c'est pour la masse haqiqa c'est pour l'élite OK c'est une salle VIP c'est une religion VIP à l'intérieur OK alors celui qui arrive à la haqiqa il n'applique plus la charia c'est pour ça les soufis ils enseignent ces formes de soufi plus précisément ils enseignent à leurs adeptes de ne pas questionner les actions de Tancher Le cheikh, le grand cheikh de la secte, par exemple, celui que euh, okay, tu prêtes allégeance à les gens, ça lui, cheikh parikha, ils appellent ça, il ne faut pas questionner ses actes. Même si tu le vois le faire, la pire des choses, des péchés majeurs. Non, non, il faut fermer tes yeux, ne faut rien dire, il ne faut jamais questionner. Parce qu'ils disent que lui, il est en mode haqiqa. Toi, tu n'es pas arrivé là. Toi, tu es un pauvre gars de sheri avec la masse. Okay? Un jour, tu vas arriver, tu vas comprendre. Okay? Alors, comme il dit ici, il dit... Parce qu'ils disent ici, le mot qu'ils utilisent, c'est quoi C'est c'est le fait d'arriver, ils sont arrivés, à destination. Celui qui arrive maintenant, il met l'autre bouton, ok C'est quoi ici Il dit ici, oui, ils sont arrivés, mais ils sont arrivés où Ils sont arrivés en enfer, il dit au en fait. Okay? Parce que حقيqa, c'est quoi La réalité de حقيqa, c'est qu'il n'y a plus de halal, il n'y a plus de haram. Vous comprenez Celui qui arrive à حقيqa chez eux, Il n'y a plus de quelque chose qui est halal, quelque chose qui est haram. Il fait ce qu'il veut. Sous la prétendue excuse que moi j'ai un autre mode que toi. Toi, tu ne peux pas comprendre ça. Juste ferme tes yeux et oublie. C'est comme si tu n'as rien vu. Vous comprenez Et un autre concept qui va avec ça, c'est quoi C'est le « batten ». C'est quoi le Batin? Batin ici, c'est plus large que les soufis, ok S'il y a plusieurs autres sectes ici qui ont une interprétation de Batinia, comme les Ismaïlites, les Ahmadis, ainsi de suite. C'est quoi Batin Batin, c'est l'interprétation ésotérique de la religion, des textes de la religion à l'extrême. Donc, pour n'importe quelle parole, on a deux formes d'interprétation, soit une interprétation exotérique, donc là, on va se baser sur les dawah, les apparences. Et on dit, c'est le temps de finir la halaqa. Qu'est-ce que tout le monde a, a, a compris Qu'on range les affaires, on va sortir, chacun rentre chez lui, ok Mais il y a quelqu'un qui va dire, non, non, vous n'avez rien compris. Ce qu'il voulait dire, c'est quelque chose qui est bien, c'est vraiment profond. Allez-y, sortez de la salle, moi j'ai compris autre chose. comprenez Ça c'est une interprétation à quoi ésotérique c'est bâtin, ok Et ça c'est dangereux. Alors, oui, euh, oui il, y une, il y a une profondeur dans les textes, dans l'interprétation des textes de la, de la religion, ok On n'est pas en train de dire que tout le monde comprend la religion de la même façon, non. Un savant, comme on a dit tout à l'heure, il comprend la religion de façon beaucoup plus profonde que ce que nous on va comprendre. La distinction ici, c'est quoi C'est que le savant, de un, son interprétation plus profonde, elle va dans le même sens que l'interprétation, quoi externe, d'apparence. Le savant, il a compris la même chose que moi, mais il va apprendre ça encore plus profond. Vous comprenez Ce n'est pas à l'opposé de ce qui est l'apparent. Ça, c'est la première distinction. La deuxième distinction, c'est que même le savant, lorsqu'il comprend des choses profondes dans la religion, dans la religion d'Allah, il n'y a pas de, de secret. Alors, il n'y a pas de connaissance ici qui est pour ah je peux je peux pas te dire c'est pas pour toi. Comprenez Il y a des choses qui ne sont pas être pratiquées pour tout le monde. Oui, fiqh al il y a des choses mais on va les dire, c'est pas un secret, on va dire ça c'est pas on a couvert des centaines d'exemples à travers cette série. OK, n'est-ce pas que plusieurs fois à différentes stations, on a dit OK. Alors Imam Ibn al-Qayyim nous dit il y a un niveau 1, après ça il y a un niveau 2, après ça il y a un niveau quoi Trois, qui est l'élite, ceux qui ont vraiment imam très très élevé. On l'a dit plusieurs fois, on dit ok, on étudie mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est pour moi et pour vous. Okay? C'est pour des gens qui ont vraiment atteint un niveau très élevé. Mais ce n'est pas un secret, on étudie quand même. C'est la religion d'Allah Azza wa Vous comprenez Je vais donner un exemple pour cela très brièvement, Inch'Allah. Parce qu'aujourd'hui, on a fait le khutbah de Jumu'a, très brièvement. ok? Khutba de Jumu'a qu'on a fait aujourd'hui dans le masjid, c'était sur un hadith, une histoire que le prophète Salah a racontée. Très brièvement, comme ça en 30 secondes, je vais trancher l'histoire au plus, vraiment au, au, à ce qui est important. C'est un homme qui a emprunté un très grand montant d'un autre homme. C'est dans les nations du passé. Ça fait cela plusieurs siècles. Il a dit, « Akhi, prête-moi mille dinars, grand montant ici en or. Toi, tu m'as dit, amène-moi un témoin. » Je t'ai dit, Il y a pas de témoin. Allah il est mon témoin. Tu m'as dit, amène-moi un garant. Je t'ai dit, je n'ai pas de garant. C'est Allah Azawajalla qui est mon garant. Tu m'as dit, ok. Allah il est le témoin et le garant. Voilà le mildina. Tu me rembourses après tel délai. Tu m'as accordé un délai. Ça c'est le hadith, ok? Hadith du prophète sallallahu dans Sahih Bukhari. J'ai dit oui. Et moi et toi les deux on est sincères. On a plein, on est sérieux ici. On est pas en train de rigoler. On est... Non, on a de bonnes intentions. J'ai pris cet argent pour faire le commerce. Et je suis parti en voyage dans la mer. J'ai pris un navire, je suis parti vers un autre continent, une autre île, quelque part. J'ai fait le commerce, après ça, ah, c'est le temps de revenir pour rembourser, parce que je lui ai promis avant telle date, je dois revenir. Et là, moi, je suis en train de chercher un navire pour revenir, et je ne trouve pas de navire, il n'y a pas de moyen de revenir. Qu'est-ce que cet homme-là, il a fait dans le hadith Il a pris un très gros mor morceau de bois, il a fait un trou à l'intérieur, il a mis l'argent à l'intérieur, Il a écrit un message pour je dire, je m'excuse mon frère, je fais de mon mieux pour t'amener l'argent à, à temps, mais je n'ai pas, pas trouvé de, de navire. Il a mis le message et l'argent à l'intérieur, il a bien sécurisé le morceau de bois, il a pris le morceau de bois, il est parti à la, à la mer, à la côte, il a dit, oh Allah, tu sais que j'avais promis à tel et que je t'avais pris comme témoin et comme garant. Je lui avais promis et maintenant je fais de mon mieux pour lui amener cet argent et que je suis incapable. Voilà ce morceau de bois, je le mets entre ta entre tes mains sous ta protection comme dans le hadith et il l'a jeté dans la mer le prophète S.A.S.M. dit qu'est-ce qui est arrivé une exception, un miracle pour cet homme tellement croissant l'intention était sincère le morceau de bois il est parvenu à l'autre côté et l'autre homme, il sortait à chaque jour pour attendre celui qui a promis qu'il va revenir, il n'est pas revenu, alors fin de la journée, il n'a pas revenu, il a dit je vais rentrer chez moi mais là, il a trouvé un morceau de bois, il a dit je vais le prendre pour faire du feu chez moi, il a pris le morceau de bois il l'a coupé et à l'intérieur, il a trouvé quoi L'argent et le et le message quelques temps plus tard, celui qui avait emprunté le menton, il est revenu Qu'est-ce qu'il a dit Il n'a pas dit hey, « Eh, en passant, moi, fait, euh, je t'ai envoyé quelque chose, si tu as reçu, c'est bon, si tu pas reçu, il faut voir avec la poste. Okay » Il n'a pas dit ça. revenu chez lui, il a dit « Je m'excuse vraiment, je ne suis pas venu à temps, j'avais un problème et tout. Voilà, 1000 dinars. » Il a pris un autre montant, un nouveau montant. Il a dit « Non, non, non, mais attends, tu m'avais envoyé quelque chose. » Il m'a dit « Je suis en train de te dire que je n'ai pas trouvé de navire. » Il dit. Par, par, Allah azawajal, il a remboursé pour toi. Fakad ad-dallahu anka. Comprenez? Résumé de l'histoire ici. L'histoire, bien sûr, elle nous apprend beaucoup sur l'intention. Ici, la bonne intention. Lorsque les deux parties sont bien intentionnées, il n'y a pas une bonne, mauvaise intention. Mais ça, on a déjà couvert. Mais quelqu'un pourrait nous poser comme question. Si je me trouve dans la même situation que cet homme, est-ce que je fais la même chose? Est-ce que je prends un morceau de bois, je le creuse, je mets de l'argent à l'intérieur, jette ça dans la mer, je dis y Allah. Alors les ulama, ils ont dit quoi Ils ont dit non, ça c'est contraire à la règle. Ça c'est une exception. Pourquoi c'est une exception Seul un type de personne le fait. C'est qui ce type de personne Extrêmement, C'est bien ça. C'est ceux qui ont l'extrême yakin en Allah. Azzawajal. Celui qui sait qu'en faisant cela, il n'est pas en train de tester Allah. Il le fait et il est à 1000% certain que Allah Azza wa Jal il va se charger de cela, comprenez il n'a aucun doute tellement il fait confiance en Allah Azza wa Jal comme Khalid ibn al-Walid grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam on le connaît tous c'est l'un des chefs des armées dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'une bataille historique entre lui et entre les les ennemis des musulmans dans le temps lors des conquêtes les futouhats L'armée ennemie, ils ont dit à Khalid ibn al-Walid. Ça, c'est une histoire authentique dans l'histoire, ok Connue. Ils ont dit, vous, parce que lui, c'est le chef des armées. Alors, il lui lance un défi. Vous dites que Dieu est là avec vous, que Dieu vous supporte, que Dieu vous garde, ainsi de suite. On a un défi pour toi. C'est quoi le défi Ça, c'est du poison. Montre-nous que tu es capable de le boire, que tu ne crains pas ça, ok Dans la religion, dans la religion, est qu est-ce qu'on boit le, le poison? Non, c'est haram. Khalid ibnul Walid, il a pris le poison et il l'a bu. Pourquoi est-ce qu'il a pris le poison et il l'a bu? Alors ça, c'est ce qu'on appelle ici quoi? C'est pas haqiqa. c'est pas... tout ça, c'est dans le sharia, ok? Ça fait partie du sharia aussi, mais c'est quoi? C'est un niveau plus avancé. Là, c'est pour l'élite, c'est pas pour, c'est faire khul khawar, c'est pas pour n'importe qui, ok? Mais ce n'est pas quelque chose de caché que nous, on ne va pas comprendre. Khalid Ibn Walid, il ne va pas nous dire « Non, non, il ne faut pas poser la question, vous ne comprenez rien, vous autres. » Non. Khalid Ibn Walid, il nous aurait dit « Ça, c'est pour qui ?»« C'est pour quelqu'un qui est dans ma situation à moi, okay, qui, qui est là pour montrer, parce que s'il ne va pas le faire, peut-être qu'il va y avoir des muslimines qui vont douter de leur religion dans, dans l'armée, peut-être que leur ennemi va se sentir plus agressif envers eux, ils vont dire « Eux, ils sont hésitants et tout. » Et lui, il est certain Allah il va le Il n'y a aucun doute de cela. Vous comprenez Il est prêt à boire du poison. Il n'a pas de problème à le faire dans une telle situation. Alors, ce n'est pas fait pour n'importe qui, ça. Ça, c'est... Mais remarquez ici que quoi Ce n'est pas quelque chose en parallèle une autre religion, comme les... Ici, les Batani, il y a les ésotériques, ici, ils propose aux gens. C'est pour ça que le djunaïd, il a parlé du danger de ce genre de personnes. Les gens qui disent qu'il y a une autre attention, ils sont arrivés à un niveau dans lequel il n'y a plus de harakets, il n'y a plus de mouvements, on ne fait plus de bonnes œuvres. Il dit non, non, non, ça c'est les a, qui les a pris très très loin. Il dit, وَهَذِهِ عُنْدِ عَظِيمًا Il dit, ça c'est pire que celui qui fait les grands péchés, les péchés majeurs. C'est pire que cela. يَذَن Ta'ala fa innal 'arifina billahi akhaddu a'mala wa ilayhi raji'u fiha. Il dit parce que les, les vrais serviteurs d'Allah ils ont pris les actions d'Allah, ça veut dire quoi de la religion d'Allah et ils sont revenus vers Allah avec les mêmes actions. Change pas toujours les bonnes œuvres, c'est les bonnes œuvres jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de la vie de la personne. La religion, elle reste, elle reste la même. Comme il dit, ici, Si je reste en ville dit pendant mille années, je ne vais pas réduire mes bonnes œuvres d'un seul atome, sauf si je suis incapable de les faire. Mais je ne change pas, je ne dis pas que je suis arrivé à un certain niveau dans lequel je ne fais plus de... De bonnes œuvres. Et comme il dit aussi. måsdudda, på det skapande, ännu man inte fått efter Rasul Allah sallallahu de celui qui suit le chemin du som tillhör den som sallallahu alaihi wasallam. Eftersom man inte har läst Quranen och inte et qui n'écrit pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne le prend pas comme référence dans notre tariq. Que tariq Notre chemin. Encore une fois, les soufis, ils utilisent ce mot-là, tariq, tariqa. De nos jours, les, les tariqa, c'est pour quoi C'est pour inventer des choses bizarres dans la religion. Mais le djounayd, il dit non, non, non. Celui qui ne, qui ne mémorise pas le Qur'an, et qui n'écrit pas, qui n'apprend pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une référence dans notre... quoi Dans notre tariq, dans notre cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala, bien sûr, c'est un sujet qui est très, très large, le sujet de al-ikhlas, mais on va se contenter de cela, incha'Allah. Est-ce qu'il y a une ou deux questions très brièvement, directement reliées au sujet Pas de questions Taïeb. وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ نَبِينَ مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَأَخِرُوا دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْع